وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، vi äger oss att vi ska vara med i wa som är med i wa plan och att vi ska vara med i det som är med i Guds plan. Det är en del av det som är med i Guds plan. Det är en del av det som är med i Guds en del en selon les enseignements de l'imam Ibn al-Qayyim, bien sûr tiré du Coran, du livre d'Allah Azzawajal, ainsi que de la tradition prophétique. Aujourd'hui, Inch'Allah, notre sujet principal va traiter de la question de ce qu'on appelle le « implorer ce qui est connu habituellement comme étant implorer le pardon d'Allah وتعالى. le fait de dire « astaghfirou » Allah, ça, ça va être le noyau de notre sujet, taala. Par contre, avant d'avancer vers le sujet en tant que tel, juste à conclure sur certains points reliés à notre dernière séance qui pourraient nous rappeler lors de la dernière séance, lorsqu'on avait parlé de Taouba du repentir, on parlait de quelle question exactement C'était quoi la problématique qu'on avait posée Oui. Donc, laquelle des deux personnes est Meilleur auprès d'Allah Azza wa Celui qui n'a pas fait de péché Ou celui qui a fait Le péché, le mal Mais qui s'est repenti par la suite Est-ce qu'on a dit que A priori ça semble, la réponse être, Semble être évidente Que c'est celui qui n'a pas fait le mal Celui qui n'a pas commis le, de péché Qui est meilleur auprès d'Allah Azza wa Mais après ça on a mentionné les arguments de cet avis Puis après ça on a parlé du deuxième avis Qui dit que celui qui a commis un péché commis des erreurs et qu'après ça qui a fait la, la tauba repentir qui est sincère auprès d'Allah qui serait meilleur que celui qui n'a pas commis de péché on avait mentionné plusieurs arguments et il nous restait un ou deux arguments principaux et très important qu'on avait promis de laisser pour la prochaine séance et qu'on va couvrir lors des premières quinzaines minutes ou bien 15 minutes wa donc L'un des arguments de ceux qui disent que celui qui a commis un péché et qui s'est repenti par la suite auprès d'Allah Azzawajal est meilleur que celui qui n'a pas commis le mal ou bien le péché c'est un fameux verset dans le livre d'Allah Azzawajal dans Al-Qur'an Al-Karim qui est dans le al Furqan, dans lequel Allah SWT dit Excepté Ceux qui ont le Iman. Aman. Il l'amantab. Celui qui fait le repentir et qui a la foi et qui fait les bonnes œuvres. Ami la'amalam salihan, Allah Azza wa Jal, il donne comme promesse. Yubaddirullahu sayyi'atihim hassanat. Allah Azza wa va transformer leurs péchés en bonnes œuvres. Leurs erreurs en bonnes actions. Alors Ceux ou bien les adeptes de cette deuxième opinion vont dire tout simplement Si Allah Azzawajal va prendre celui qui a commis le mal et qui s'est repenti Et qu'il va transformer ses mauvaises œuvres en bonnes œuvres, Cette personne est certainement meilleure que celui qui n'a pas commis de, de péché Donc ça c'est un verset qui est très connu bien sûr lorsqu'on parle de Al-Tawbah Qu'est-ce que les ulamas, qu'est-ce que les savants ils disent Ceux qui vont répandre ou bien qui vont Regardez ce verset avec un peu plus de profondeur. Que signifie ce verset Alors, les ulama, ils disent de un. Et de qu'est-ce quoi la signification exacte de ce verset Lorsque Allah azawajalla, il promet qu'il va remplacer les mauvaises œuvres en bonnes œuvres. On parle de quel remplacement, de quel remplacement exactement Est-ce que ce remplacement aussi, est-ce que c'est dans le Hayat dans cette vie du bas-monde ou bien est-ce que c'est est pour l'Odel Alors il nous dit, première opinion, il dit, première opinion, il dit, oui, va remplacer les mauvaises œuvres va les transformer en de bonnes œuvres. Mais ça, c'est dans la doumia. Ça veut dire celui qui va faire la tauba, qui va faire son repentir, Allah Azza wa il va le guider vers, vers les meilleures actions. Si avant le repentir, on parle bien sûr ici d'un repentir sincère, on ne parle pas parce que quelqu'un pourrait nous dire comment est-ce qu'un repentir va complètement changer la personne. On ne parle pas d'un repentir de « astaghfirullah » On parle d'un repentir qui est sincère, qui répond à tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette série. Alors il dit C'est ça avant, celui qui fait un repentir sincère, Allah Azza wa Jal, va faire en sorte que le comportement de cette personne, si cette personne avant son repentir était habituée à toujours dire des mensonges, maintenant elle va devenir une personne qui est véridique, qui dit la vérité. » Par exemple, comprenez, si c'était une personne qui était mal honnête après la taubah, elle va craindre Allah Azza wa Jal, elle va devenir honnête. Donc, Youbetilillah Hussein hasanat, Allah a effectivement remplacé leurs mauvaises œuvres et les a transformées en bonnes œuvres. Ça veut dire, selon cette interprétation du verset, le changement, il se trouve où exactement Dans quelle vie Dans la vie de, de la dunya, de ce bas Ce n'est pas dans l'au-delà. C'est pas les. C'est pas la récompense qui est voulu ici dans ce verset. Donc ça c'est la première interprétation, bien la première opinion. وقال سعيد la deuxième opinion c'est l'opinion la plus connue habituellement lorsqu'on parle de ce verset ça veut dire c'est dans l'au delà donc akhira celui qui fait le repentir Allah عز وجل va faire en sorte que ce qui était comptabilisé comme une mauvaise oeuvre, va être comptabilisé comme une bonne œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché sera transformé en récompense si la personne, elle a fait une taouba, un repentir qui est sincère. Cette deuxième opinion se base entre autres sur un hadith du prophète. Salam, qui, écoutez ce hadith. Dans le hadith authentique, dit le prophète, salam, Inni la il dit le prophète. Il dit le prophète. Je connais, je suis au courant au sujet de la dernière personne qui va, sentir, qui va sortir de l'enfer quelle va être cette personne le, deux, le dernier à sortir de l'enfer et à entrer au, au paradis entrer il a al jannah il dit alaiss salatu al alayhi sighara dhunubi cette personne là va vers Allah azza wa jalla le jour dernier Elle va sortir de l'enfer et Allah subhanahu wa ta'ala va dire faites sortir les péchés mineurs de cette personne. Les mauvaises actions mineures de cette personne pour qu'elle puisse les voir, le registre de tous ses péchés mineurs. Et cacher les péchés majeurs. Les péchés majeurs ne seront, pas, ne seront pas annoncés sur ce registre que les anges vont ramener. Après ça, Allah Azza wa il va dire « amilta yawma kada, kada wa kada, wa huwa la yunkiru, wa huwa min kibariha. » On va commencer à lui dire, à tel jour, à tel moment, tu as fait tel péché, tu as commis telle mauvaise œuvre. Et à chaque fois qu'on va lui mentionner l'une de ces mauvaises œuvres, qu'est-ce qu'il va faire Il va, comment dire aujourd'hui, va plaider coupable. Il va dire oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il ne va pas renier, il ne va pas remettre en question. Parce que ça, c'est dans un autre hadith, juste en, en, entre parenthèses, que le jour dernier... Le croyant, est-ce qu'il va débattre devant Allah Est-ce que le croyant va débattre va dire oh, Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais commis ça, je ne suis pas d'accord. Non, parce que ça veut dire que la personne, elle, est en train de mentir. Tu ne remets pas en question la crédibilité des anges qui ont écrit les, les œuvres. Celui qui va débattre, « Manour Kisha » Oui. C'est pour ça il dit salam, Celui qui va débattre va être puni Pourquoi il va être puni Pas il va être puni parce qu'il a demandé de débattre Non, ça c'est la justice divine auprès d'Allah Chacun va débattre Il va demander ou bien va, va pouvoir Demander des questions à Allah va amener des témoins et ainsi de suite Mais c'est parce que ça c'est l'hypocrite Le mounin, le faizir désobéissant Qui va venir auprès d'Allah Qui sait très bien qu'il a fait le mal Mais il veut renier ce mal parce qu'il ne veut pas se baser sur la miséricorde d'Allah il pense pouvoir mentir à Allah il va dire moi je n'accepte pas les anges leur témoignage je ne l'accepte pas et là Allah va ordonner aux parties de son corps pour qu'elle témoigne contre eux contre lui la main va dire oui moi j'ai fait moi je témoigne que moi j'ai fait telle chose les pieds vont dire moi je témoigne que j'ai marché vers telle destination et ainsi de suite donc là pour revenir à ce hadith Il dit le prophète, alayhi salatu cet homme, qui est encore une fois le dernier à sortir de l'enfer et à entrer au paradis. Le moindre des croyants, dans son niveau de imam. À chaque fois qu'on lui mentionne un péché, il va le reconnaître. Et, au fond de lui-même, il craint tellement le moment lors duquel les péchés majeurs vont être exposés. C'est parce qu'il est en train de se dire tout ce qu'on me montre jusqu'à date, c'est les péchés Mineurs, un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et, je n'ai pas encore parlé, on n'a pas encore parlé des péchés majeurs. Alors, il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Faiuqalu, a'atuhu makala kulli sayyatina amilaha hasanah. Lorsque soudainement, Allah Azza wa va ordonner et va dire, Accordez à cette personne, à la place de chaque mauvaise œuvre Accordez-lui une bonne œuvre Transformer chaque péché qui a été mentionné jusqu'à jusqu ce moment-là en bonne œuvre. Alors il dit « ma Là la personne va parler, va dire « Moi j'ai d'autres péchés que je ne vois pas sur ce registre. » Il n'a pas pu se, se retenir. Ça veut dire « Est-ce que la justice est finie ?»« Moi je vois qu'il y a d'autres actions que... »« Ce n'est pas écrit. » Ça n'a pas été mentionné. Ça veut dire, c'est, il, il va de, tellement il est choqué, il va presque se trahir lui-même. Alors il dit Abu Dhar ta’ala anhu le compagnon qui rapporte ce hadith. Wa sallama, hatta il dit, ce compagnon, j'ai vu le prophète wa sallam, à ce moment-là du hadith, il a commencé tellement à rire le prophète sallam, Ça veut dire, tellement il a aimer ce moment le prophète le prophète n'a pas mentionné après ça qu'est-ce qui se passe exactement cette onde. mais on peut comprendre du sens général de ce hadith qu'Allah il est miséricordieux envers cette personne alors il dit l'imam le hadith est authentique par contre il dit il ala mais est-ce que le hadith pour autant il indique ce que ce deuxième groupe prétend défendre, ça veut dire, est-ce que ce hadith vraiment nous sert à dire que celui qui fait la taub de le repentir, Allah Azza wa va transformer tous ses péchés en bonne œuvre dans le delà Il y a une grande différence ici. Attention, ça c'est un point très très important, même si ce n'est pas spécifique à ce hadith, ce n'est pas spécifique à notre sujet. Grande différence entre avoir un hadith prophétique, entre avoir un verset Et entre le comprendre de façon qui nous mène vraiment à la conclusion qu'on est en train de défendre. C'est clair? Souvent les gens vont dire, mais il y a hadith, il y a un hadith. Y a un hadith achi. écoute le hadith. Moi je te ramène un hadith. Écoute Ecoute, c'est dans le Coran. Coran. Mais est-ce que tu as bien compris le verset? Est-ce que tu as bien compris le, le hadith? Et même là, la compréhension, il y a l'interprétation de premier niveau. Ça veut dire l'interprétation, le sens du hadith en tant que tel. Et après ça, il y a l'interprétation plus profonde sur d'autres questions qui seraient reliées. comprenez Donc, ce n'est pas la règle chez les savants, c'est que ce n'est pas chaque hadith qu'on utilise, chaque verset du Coran qu'on utilise, que l'on est nécessairement en train d'utiliser dans le bon contexte. C'est clair, très très important. Ce point est très très important parce que souvent j'en vois des parce qu'il a ramené un hadith. Il a dit il y a une preuve qui est évidente. Hadith oui. Hadith Sadaqa Rasoul Allah sallallahu alayhi wasallam. Tufat asas il a dit vrai. Mais est-ce que le hadith c'est ça le sens du hadith Est-ce que le hadith vraiment il parle de ton point particulier Est-ce que le hadith vraiment il mène à la conclusion à laquelle toi tu es arrivé Ça c'est une autre question. Alors, Alors nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Ce hadith, n'est-ce pas que... Est-ce que l'homme, est-ce que cet homme, Allah Azza il a transformé ses mauvaises œuvres en bonnes œuvres directement après sa mort? Non. Qu'est-ce qui est arrivé avant ça? Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme avant? Il est entré en enfer quand même. Vous comprenez? Donc, Est-ce que les péchés ont eu un effet négatif sur cette personne Oui. Ça veut dire, déjà, on comprend du hadith que cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la taouba, qui a fait repentir, qui est sincère, qui a accepté, du moins, à la fin de sa vie. Parce que sinon, il ne serait pas entré en, en enfer. Donc, déjà, en, le hadith parle d'autre chose, parle de quelqu'un qui n'a pas fait de repentir. Et Allah, Azza wa Jalla, il a ordonné à ce qu'on transforme ses mauvaises œuvres en bonnes œuvres, après qu'il aient été puni en enfer pour un certain temps. Mais nous, notre question, elle est complètement différente. La question ici, la problématique, c'est lorsque quelqu'un fait des mauvaises œuvres et fait la tawbah avant sa mort, est-ce qu'Allah Azzawadal va transformer ses péchés en bonnes œuvres directement après l'âme Vous comprenez Là, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il revient au hadith et il dit le hadith « Oui » il mène vers cette réponse vers cette conclusion mais de façon différente c'est quoi cette façon et concentrez-vous bien ici il commence et nous mentionne ici une règle écoutez bien cette règle très très importante il nous dit la règle très importante ici c'est que chaque péché on parle bien sûr ici d'un péché volontaire Allah azzurra, ne nous prend pas pour responsable pour des choses pour lesquelles on n'est pas ou eh bien qui n'ont pas été faites de façon volontaire ou bien par simple ignorance. Quelque chose peut avoir quelque, quelque chose qui est un péché, un mal, une erreur que la personne a fait mais de façon involontaire. Ce n'était pas son intention de faire cette action ou bien elle ne savait pas que cette action-là c'était mal, c'était haram, c'était interdit. Allah Azza wa ne nous prend pas pour responsable pour ça. Mais on parle du cas dans lequel la personne le fait volontairement. Quelqu'un a commis un péché de façon volontaire. Chaque péché, il nous dit l'imam Ibn qayyim va avoir un mauvais effet, sans exception. La bouddha l'idham bimine athari. L'effet va toujours être là. La question maintenant, c'est comment effacer ce mauvais effet. Comment se débarrasser de ce mauvais effet. Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, taala. وآثره يرتفع بالتوبة تارة وبالحسنات الماحية تارة وبالمصائب المكفرة يا plusieurs façons pour nous d'effacer les effets de d'un péché qui pourraient nous donner des exemples ce qui est compris en arabe ou bien des exemples que vous connaissez quelles seraient des choses qui effaceraient les effets néfastes d'un péché sadaqa on donc les bonnes œuvres Les bonnes œuvres, oeuvres, une bonne œuvre, ça peut être sadaqa, un acte de charité. Ça peut être la salat, les cinq prières que le prophète, pour ça, c'est tellement important, le prophète, il y a plusieurs hadiths dans ce sens, dans lesquels le prophète, il a mentionné que les cinq prières, la personne qui fait les cinq prières, obligatoire, qu'est-ce que ça fait les cinq prières Ça nous... Nettoie de plusieurs de nos péchés, pas de tous les péchés, ça n'efface pas les péchés majeurs, par exemple, mais ça peut effacer des péchés mineurs et ainsi de suite, desquels on ne peut pas se dissocier en tant qu'être humain. On, on commet des erreurs à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a aussi Qu'est-ce qu'on a aussi comme élément qui efface les, les effets négatifs d'un péché Des épreuves, al-masaib, très bien. Donc des épreuves, des moments difficiles de la vie pour le croyant, on a déjà parlé de ça, ça va toujours avoir un effet de réduire les péchés, c'est comme, comme si Allah Azza wa nous envoie une petite punition, toujours se rappeler de ça lorsqu'il y a un mal qui t'arrive dans ta vie surtout les petits maux de la vie de tous les jours, la vie quotidienne petit mal de tête petit mal de dos, petit mal de genou je, je ne sais pas quoi, alors beaucoup de personnes que pour n'importe quel petit mal personnel nerveux, est contre le Qadar d'Allah Azza wa De un, ça fait partie de la nature de cette vie. La vie n'est jamais parfaite. Chaque personne va avoir des problèmes à chaque jour. Que ce soit des petits problèmes ou bien de grands problèmes. De deux, si tu, as, si tu es patient, comprends le message ici. Le message c'est que Allah Azza wa peut-être il veut t'envoyer une punition très légère dans la vie du bas Pour te débarrasser de certains péchés afin que tu n'aies pas à subir les conséquences dans dans l'au-delà. Comprenez? Est-ce que c'est meilleur d'avoir un petit mal de tête pendant quelques secondes que ça? Ça enlève de nos péchés, ça nous allège? Ou bien est-ce que c'est mieux de garder ça pour le jour dernier ou du moindre dans la vie intermédiaire dans l'attente? C'est bien de c'est bien de S'en débarrasser maintenant. Vous comprenez Ce n'est pas, pas de le faire volontairement. Ce n'est pas de se causer d'avoir un, un mal. Non, ce n'est pas ça le sens. Mais on parle ici des, encore une fois, des problèmes, ça, et bien, ainsi de suite, qu'on ne peut pas éviter dans la vie. Chaque, chaque personne a des problèmes. Que ce soit des problèmes, finances, de santé, Problèmes de proches, de famille, ainsi chacun a des problèmes. Et ces problèmes-là, pour le croyant, si tu es patient, endurant, tu acceptes que ça c'est le cas d'Allah Subhanahu wa Taala, que Allah Azza wa Jalla il le choisit pour toi pour une raison, pour une chagesse, sa, sagesse particulière. Alors ça, ça va. alléger tes péchés. Qu'est-ce qu'on a aussi comme élément qui efface les effets d'un péché? Le jeûne, donc ça ça entre dans les bonnes œuvres en général. Le jeûne, la solennité, sadaqa, charité, le repentir. le repentir, donc le plus important, le repentir, c'est la meilleure façon parce que c'est la façon volontaire, c'est l'initiative du serviteur en tant que tel, du croyant qui va prendre l'initiative de faire la ribadah du repentir de ce pour se débarrasser des de ses mauvaises œuvres. Et il y a d'autres petits éléments comme pour une personne qui serait Décédé, il y a aussi Sadakajaria ou des gens qui font le dua pour toi, des invocations pour toi après ta mort, ou bien qui t'offrent certaines bonnes œuvres comme Sadaka en t'annonçant, comme la récitation du Coran en t'annonçant, et ainsi de suite. Mais si rien, rien, rien de tout ça, de tout cela n'efface les effets de ce péché, qu'est-ce qui va arriver Les effets du péché vont être effacés par un autre élément, bien sûr, qui est le pire des éléments, qui est la punition en, en enfer. La punition d'Allah Azzawajal, soit dans la tombe, ou bien la punition majeure dans, dans l'enfer. La punition de la tombe, adab -qabr, et même ça, c'est moindre que la punition de l'enfer. Il va y avoir des gens qui vont être punis dans leur tombe, selon leur mauvaise œuvre, et qu'après ça, ils ne vont pas être punis en enfer. Il y a des personnes qui vont être punies dans leur tombe, et que malgré cela, il va y avoir des péchés qui vont rester, des effets qui vont rester de ces péchés et qui vont passer un certain temps dans l'enfer. Et bien sûr, dans notre croyance en l'islam, ce qui est très évident dans le Coran, la Sunna du prophète, c'est qu'un croyant qui est monothéiste, qui croit en Allah, Et qui croit au prophète Ali, sallallahu sallam, et au jour dernier, et ainsi de suite, ne va pas rester en enfer pour l'éternité. Même si la personne va entrer en enfer parce que la personne avait tellement de mauvaises œuvres et pas assez de bonnes œuvres pour faire la balance, mais à la fin de la chose, la personne va sortir de l'enfer et va entrer au paradis pour l'éternité. Donc, l'enfer, il est là pour enlever ce qui va rester des traces des mauvaises. Donc, encore une fois, la règle générale, c'est quoi? C'est que chaque péché va avoir un chaque péché va avoir un effet, des conséquences, que ce soit dans la vie du bas monde ou bien dans l'au delà. En passant, le repentir pourrait ne pas enlever certains certaines des conséquences d'un péché dans cette vie du bas-monde, pas dans l'au-delà. Il y a les conséquences dans la vie du bas-monde, les conséquences dans l'au-delà. Qui pourrait nous donner un exemple avant de prendre ta question Qui pourrait nous donner un exemple d'une conséquence d'un péché qui reste dans cette vie du bas-monde Par exemple, personne qui fume tellement et qui arrête de fumer, les conséquences peuvent rester conséquences sur la santé de la personne. Même si, dans l'au-delà, si elle a fait tawbah, Allah Azza wa va lui pardonner. Mais on a un, un autre exemple que tout le monde... Le premier exemple. Pour lequel nous on est ici, oui. La prison, par exemple. Quelqu'un pourrait faire un mal, ou tuer une autre personne, ou voler de l'argent, et ainsi de suite, va faire tawbah, Ça sert entre lui, entre Allah Azza wa Mais peut-être que cette personne-là va faire quand même conséquence au... Euh, que ce soit à la vengeance humaine, ou bien au système humain ainsi de suite, qui vont mettre la personne en prison. Et ce n'est pas nécessairement que sa taubah n'est pas acceptée auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'on a aussi les licences, euh, les Adam. Prophète Adam, alayhi salam. Adam et Hawa, Adam et Eve, alayhimassalam. N'est-ce pas qu'ils ont désobéi à Allah, dé dé alayhis salam, wa'assa Adam, rabbahu, pharaoua. Est-ce qu'ils ont fait le repentir Oui. Est-ce qu'Allah, alayhis a accepté le repentir Oui, c'est dans le Coran, et malqisa, qu'on l'a hérité منها Allah Azza wa Jalla fait descendre du jardin vers cette vidue Bamonde pour passer le test sur cette vidue Bamonde. Est-ce que ça serait mieux de passer le test dans le jardin ou bien dans cette, sur cette vidue Bamonde? Wa <t> <-t 'en> futchqa Alors les conséquences elles restent et on les a c'est pour ça que nous on est aujourd'hui on est ici aujourd'hui c'est parce que ça c'est la conséquence d'une désobéissance de Adam al salam à ne pas confondre avec la question de nulle âme ne porte le fardeau de d'une autre âme ça c'est dans l'au-delà dans cette vie du bas monde un parent qui ne prend pas ses dispositions des parents qui ne prennent pas leur des leurs disposition, qui avait beaucoup d'argent. Ils ont hérité de beaucoup d'argent. Mais qu'après ça, vont... qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont gaspiller cet argent à droite et à gauche et ainsi de suite. Et là, ils commencent à perdre, à perdre, à perdre leur, leur fortune. Et après ça, ils deviennent lourdement endettés et ils meurent. Et ils laissent des petits-enfants très jeunes. Des enfants jeunes. Qu'est-ce qui va arriver à ces enfants Est-ce qu'ils vont hériter d'argent Ou bien ils vont hériter de problèmes hmm? Ils Héritent de problèmes personne ne va dire, nulle âme ne porte le fardeau d'une autre âme. Ça, c'est le système de la vie dans cette vie du bas monde. C'est normal. Si leurs parents étaient endettés, ils n'ont pas laissé d'eux, ils n'ont pas bien géré leurs choses. Et là, les enfants, ils se retrouvent à devoir résoudre tout ce problème et passer à travers certains, certaines, certaines étapes difficiles de la vie. Ça, c'est la nature du, de la vie du bas monde. Mais dans l'au-delà, bien sûr, chaque personne est responsable de ses propres actions. Donc, nous, en islam, on n'a pas de péché original, juste Parce que ça, c'est important que je m'en Parce qu'on a parlé de d'Adam a.s. Pour que personne ne comprenne qu'on est en train de dire que nous, on est responsable des actions de d'Adam Ce C'est pas ça. Les conséquences, c'est différent de la responsabilité. Tu peux faire face aux conséquences de, des erreurs d'une autre personne. N'est-ce pas? Ça, c'est connu dans la vie de tous les jours. Pour une société, dans une communauté, une famille, ainsi de suite. Parfois, il y a une personne qui fait une erreur, mais tout le monde va faire face aux conséquences, aux dégâts qui vont sortir de ça. Ça c'est la nature de cette vie du bas monde. Mais dans l'au-delà, chacun est responsable de ses propres actions à lui. J'avais une question. Oui, Très bien. Et euh, euh, si l'aide de quelqu'un a pleuré euh, par la crainte de Dieu Non. Il ne reverra jamais Non. Il ne reverra jamais, jamais, jamais On peut euh, comprendre qu'il ne rentrera jamais. Euh, pas, jamais. Non. Leur, euh, oui. lui, très bonne question leur... très bonne oui. question oui. le frère nous pose une question sur un hadith mais la réponse elle va s'appliquer sur mille et un hadith mille et un versets qui vont dans le même sens c'est loin d'être le seul hadith hadith du prophète salam, qui nous dit que celui qui pleure mm -hmm. de par la crainte d'Allah tout seul isolé, ça veut dire il n'y a pas d'ostentation personne qui l'a vu, cette personne là faisait des invocations, faisait le décret d'Allah subhanahu wa taala ou autre chose, que de par la crainte d'Allah subhanahu wa taala, cette personne-là, elle a pleuré de crainte d'Allah subhanahu wa taala. Il dit le Prophète cet cette œil ne va pas entrer en en enfer. C'est clair. Est-ce que, me dit le frère ici, ce que ça c'est, ce que ça veut dire que cette personne-là, que tout celui qui dans sa vie une fois à pleurer de la crème d'Allah Azzawajal ne va jamais entrer en enfer c'est fini pour de bon la réponse c'est que non ça fait la question de al al lorsque Allah Azzawajal il promet une récompense lorsque le prophète il promet une récompense une bonne conséquence d'une action c'est pas à prendre de façon unitaire cette action toute seule l'effet tout seul moi une seule fois dans ma vie j'ai eu un moment de khouchou j'ai pleuré de la crème d'Allah Azzawajal c'est garanti, je vais. mon œil ne va jamais être en enfer, je peux me permettre de faire ce que je veux par la suite. Vous comprenez Ce n'est pas ça le sens. Le sens c'est que tant que la personne, parce que le jour dernier, on va être questionné par Allah Azza wa on va être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ensemble de nos actions. Alors les Ulama, ils disent ici, pour que cette récompense, elle se concrétise, que les conditions soient réunies, Ou en tant que qu'il n'y a pas d'obstacle, d'empêchement de l'effet de que le prophète a promis. Il y a des empêchements parfois. Tu fais une bonne action, mais quelque chose va t'empêcher d'avoir la récompense qui est promise. Qui pourrait nous donner un exemple? Shirk, par exemple, yadum Billah, Si quelqu'un était musulman, il a fait tellement de bonnes œuvres et après ça, avant sa mort, il est Il a quitté l'islam ou il est devenu polythéiste et il a adoré d'autres divinités ainsi de suite. Est-ce qu'Allah Azza wa ta'ala va le récompenser s'il ne fait pas la tawbah Non. Donc, « Al-Shirku wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladhina min qablik la in ashrakta la yahbatana amaluk Allah Azza wa ta'ala dit au prophète « On a révélé à toi et aux prophètes avant toi que si vous commettiez le shirk le polythéisme que vos actions vont devenir vaines. » nul, zéro, multiplié par zéro, rien ne Mais il y a d'autres choses qui pourraient annuler une action, la récompense d'une action particulière. Ya ayuha al wa al qui croyez n'annulez pas, ne faites pas abolir le bien de vos dons de charité. Quelqu'un a fait une sadaqa j'ai aidé 100 orphelins j'ai construit un hôpital, j'ai fait telle chose la récompense est grande mais Allah Azza dit dans le baqarah de ne pas abolir cette récompense par Alman man ou al-ava al-man c'est quoi al-man c'est le fait de répéter à l'autre personne le bien que tu lui as fait toi quand tu étais jeune tu sais tu étais orphelin tu n'avais pas de quoi, de, de, quoi, de quoi vivre ça fait 20 ans T'es tout jeune comme ça, je me rappelle. C'est moi qui t'ai pris en charge, alhamdoulilah. Si c'était pas moi là, trois mois, tu serais une autre personne complètement aujourd'hui. Je t'ai aidé, je t'ai payé ça, telle chose. Ah, tu te rappelles le jour où tu étais endetté et ainsi de suite. Moi, je t'ai donné l'argent. Là, tout le monde regarde. Les wajillah, oui, ouais, je l'ai aidé, il peut, il peut vous dire. Ça s'appelle ça, mène. Qu'est-ce que ça fait ça, ça va? Abolir la récompense auprès d'Allah, s'il vous comprenez donc il y a il y a des conditions autre chose le prophète il a dit que l'œil ne va pas entrer en enfer Est ce que ça veut dire que le reste du corps ne va pas être puni non la personne qui va être la moins punie auprès d'Allah, azo le jour dernier ça va être quoi exactement ça de punition ça va être jambrez c'est ça jam qui va être mise en dessous de son pied tellement chaude que sa tête va presque bouillir Donc, la punition pourrait être reliée à une partie du corps une autre partie du corps pourrait être épargnée comme dans le hadith du prophète que Allah a interdit à ce que l'enfer ne touche les membres de Soudoud, avec lesquels on fait la prosternation. Et ainsi de suite. Vous comprenez Donc, c'est quelque chose à prendre ensemble. C'est pour ça, et je pense que ça va être... Euh, non, c'est pas dans Madari, c'est dans un, un autre livre de imam Ibn al-Khayb, il en parle. Les compagnons, il y a des compagnons pour lesquels Allah Azza wa il a promis le paradis. Vous bacharou, Al-Janna, ma dhara ma amila ba'da al-Yawm. Un jour, le prophète Salah As-Mil a dit « De Uthman, le grand compagnon, troisième calife de l'islam, après aujourd'hui, tout ce que Uthman va faire ne va pas le toucher de façon négative ou bien ça ne va pas être un mal, ça ne va pas l'affecter de façon négative. » Parce qu'il a fait tellement une grande sadaqa. Est-ce que ce compagnon, si on revient à sa vie, est-ce qu'après après ce jour, il a dit « Moi, c'est le prophète Salah As-Mil qui m'a promis le, le paradis. » Et il m'a dit que tout ce que je fais, khalas. je peux permettre de faire tout le haram, de ne pas obéir à Allah. Est-ce qu'il a compris ce hadith comme ça, cette promesse Ou bien au contraire, il a accentué ses bonnes œuvres pour se rapprocher plus d'Allah. Pourquoi C'est parce que cette promesse du prophète mais conditionnelle. Ça veut dire selon cet état, son état actuel, s'il continue à vivre comme ça tant qu'il ne fait pas quelque chose qui va abolir cette grande sadaqa qu'il a fait Uthman, anhu, les autres choses les autres erreurs, les autres péchés qui arrivent à tout le monde, ça ne va pas l'affecter de façon négative le prophète, alayhi sallatou salam et avant ça, Allah, azzawajal, lui a promis le paradis vous comprenez donc, chaque fois qu'on voit hadith ou bien un verset dans lequel il y a hâte d'une récompense oui, il faut se précipiter prendre ça au sérieux, mais pas à la limite au point de dire moi j'ai fait telle action voilà ma carte est, je, je l'ai dans ma poche carte d'action au paradis moi je l'ai dans dans la poche à partir de maintenant Vous comprenez parce qu'il y a des esbats shoro il y a des conditions et des choses qui pourraient abolir bien au contraire si j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres je dois encore essayer de me rapprocher plus d'Allah mon esprit mental pour préserver tout mon capital de bonnes actions pas d'abolir tout ça et de perdre le tout ça répond à ta question t'as On va revenir, inshallah, au ta'ala, juste pour conclure en cinq minutes cette question-là, comme on a dit. Donc, il dit, imam ibn al-ta'il. Alors, lorsque la personne, elle fait un repentir qui est sincère, on revient à la question à quelqu'un qui a commis un péché, qu'après sa personne, elle a, fait, elle a fait un repentir qui est sincère qu'est-ce qui va, qu qu va arriver Le repentir, c'est dans cette vie du bas-monde. Si le repentir, il est sincère, oui, ça va effacer les péchés, de un, et de deux, puisque le repentir, c'est une bonne œuvre en tant que telle, pour chaque péché, il y a, qu'est-ce qu'il y a Une bonne œuvre à la place. Même, Allah Azza wa dit, « Oula'ika yubad Allahu sayyiatihim hasanat » Les, bonnes, les mauvaises œuvres vont devenir des bonnes œuvres. Il n'y a pas à dire Allah pour chaque mauvaise œuvre, il y a une bonne œuvre. Ça veut dire même si la taouba est tellement forte, tellement puissante et sincère, elle, il se pourrait que la taouba fasse en sorte que chaque péché soit transformé en des bonnes œuvres et pas en une seule bonne œuvre. Tout dépendamment de, du degré de puissance de la taouba et du repentir de cette personne. Dernier point c'est أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه هو أكثر حتى يقول الشيطان يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه الدليل امام ابن القيم dernier argument principal de ceux qui disent que celui qui fait le repentir il est meilleur auprès d'Allah Azawad de celui qui n'a pas commis le péché c'est que celui qui fait le repentir des fois Son repentir est tellement fort et tellement sincère que le repentir va donner lieu par la suite à une panoplie de bonnes œuvres de amal Sana, jusqu'au point que le Shaitan lui-même pourrait regretter d'avoir poussé cette personne à commettre un péché au début. Vous comprenez? Parce que le Shaitan, en passant, qu'il connaît l'avenir, Shaitan, qu'il connaît le règne? Non. Il y a des personnes. Il, il y a des gens qui, a, qui accordent un peu des pouvoirs spéciaux au shaitan shaitan c'est un être faible le shaitan c'est un d'arif comme Allah a dit le shaitan son problème c'est quoi de un il est caché, c'est pas quelqu'un qui vient te voir dans ta face, comme ça direct dans, lorsque quelqu'un il a une présence physique, on va s'en méfier plus, mais quelqu'un qu'on peut pas voir, qu'on peut pas écouter sa voix directement, mais ça, avec un son, c'est plus Aloua Suasa qui va de façon discrète au cœur, qu'on a parfois de la difficulté à faire, la distinction entre qu'est-ce que Chaitan il suggère, qu'est-ce que notre nef, elle suggère, et qu'est-ce que la raison, elle, suggère. Et aussi parce que Chaitan, c'est un grand menteur, un grand fraudeur, expert dans la fraude et dans le mensonge. Mais à part ça, Chaitan n'a pas des pouvoirs spéciaux. Chaitan ne connaît pas, parce qu'encore une fois parenthèse un peu à côté surtout pour les jeunes et ainsi de suite on a beaucoup sur internet beaucoup de personnes regardent comme ça les vidéos théorie du complot avec le satan comment est-ce qu'il a préparé pour le monde je sais pas quoi alors c'est comme si chépa c'est chيطان c'est un être comme ça tellement intelligent qui a tellement de pouvoir non Allah a dit inna kaida ash-shaytan kan dha'ifa il pas sultan alla alledvinna amanu ala rabbi himm yattawakkalun inna ma sultanuhu alla alledinna yattawalawna hu wallladinna hun bihi musrikun Shaitan il nabat kontrol de lëkhoya Il dit subhanahu wa ta'ala Ce qui toujours se rappel d'Allah azzawajal C'est pour ça comment il s'appelle Shaitan Al-Washwas Al-Khanas Toujours en Surat al Mishara al-waswas, al-khanas. Al-waswas, c'est celui qui fait l'waswasa. Al-waswasa, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui parle, mais qui ne parle pas avec une voix. C'est directement, il parle au cœur, de façon discrète, indirecte. C'est des pensées qu'il te donne. Et il aussi est aussi le khanas. Qu'est-ce que ça veut dire le khanas Shaitan, à chaque fois qu'il y a le rappel d'Allah, Azza wa d'Allah qui est fait, qui est fait, la personne, se rappelle d'Allah, elle récite le Coran, et subhanallah, Allahu Akbar, Adhan, et ainsi de suite, s'éloigne Peut pas, il ne peut pas prendre ça. C'est de la torture pour le shaitan d'écouter le dhikr d'Allah. Alors c'est normal que si la personne ne fait pas beaucoup de dhikr d'Allah, quelqu'un qui est rafi, quelqu'un qui oublie Allah, ne fait pas la salat, ne pas le Coran ne pas le dhikr, ne cherche pas la connaissance et ainsi de suite. C'est très facile pour le shaitan de prendre l'emprise sur le cœur de cette personne. C'est clair. Mais Comme on a dit ici, comme l'imam Ibn al-Qayyim, Shaitan, parfois, il, a, il va regretter d'avoir poussé une personne à faire une mauvaise œuvre. C'est parce que cette personne-là a fait la taouba et une taouba tellement sincère que ça a donné naissance à tellement de un grand nombre de bonnes œuvres. Chaque fois, la personne dit « Non, mais j'ai fait tel péché, il faut que j'accentue le péché que j'ai fait, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes œuvres. peut-être qu'Allah, il va me pardonner. » Alors que dans la vérité, peut-être Allah il a déjà pardonné et la personne est en train de construire des, de bâtir des montagnes de récompenses et de hassanat. C'est clair Est-ce qu'il y a des questions sur ce point Avant de conclure et passer au prochain point, incha'Allah donc ça c'était en résumé la question de la grande problématique amorcée la dernière fois qui est, est-ce que celui qui ne fait pas de péché est meilleur ou bien c'est celui qui a fait le péché et qui fait le repentir par la suite okay. revenons un peu maintenant au sens de la taouba et la question de al il nous dit ici donc il dit plusieurs personnes s'imaginent que la taouba est seulement relié au fait de d'être décidé de ne plus faire le péché particulier qui est relié à cette taouba, au repentir et nous dit l'imam Ibn al-Qayyim ça c'est une compréhension très limitée très restreinte du sens de la taub la taub il dit il و Väljämhet. Få ent. Arbetet är godkänt. Det al enligt den. Det är enligt den. Det är enligt den. Det är enligt den. le repentir. enligt den. Det är enligt den. Det är le repentir comment expliquer enligt den. Det är enligt den. Det är enligt den. Det är le repentir c'est quoi enligt den. Det de faire le péché les étapes ou les conditions donc cesser de faire le péché et qu'est-ce qu'on a aussi Magriter. regretter le regret qu'est-ce qu'on a aussi euh, de, de, de... et la détermination de ne plus de ne plus faire le mal Ça, c'était le fait de cesser. Et même, il nous dit de comprendre la tauba. Juste avec ça, ça, c'est un tort. C'est un compliment. Le simple fait de cesser, de dire, Khala, je ne vais plus faire le mal. Je ne vais plus faire telle chose. Ça, ce n'est pas une tauba. Ça, c'est une partie de la tauba. La tauba, c'est quoi De cesser d'être déterminé de ne plus faire le mal, mais aussi de revenir au droit chemin. Et d'être déterminé de commencer à faire le le bien, c'est clair. Ça vient en paire, ces deux choses. Ça c'est tellement théorique, c'est pas c'est pas quelque chose de pratique, c'est pas réaliste que la personne se dise moi à partir de maintenant je vais plus faire le mal, plus faire Désobéir à l'arzoud. Mais si ça ça ça ne vient pas avec une détermination de faire le bien aussi, ça ce n'est pas une bretelle. Ni dans la théorie, ni dans les faits, dans la pratique, ça ne va pas fonctionner. La personne va rapidement revenir à, à ce qu'elle faisait avant. C'est comme le concept d'un contenant, n'importe quel contenant, une bouteille, un verre, n'importe quelle chose. Est-ce qu'il y a un contenant qui est vide Non. Si on enlève... Le liquide ou l'eau, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur De l'air. Donc, un cœur c'est comme un contenant. Il va toujours être rempli. L'âme va toujours être occupée par quelque chose. On peut pas dire que non. Moi mon cœur chalas. Je remets chalab le mal, l'enlève du cœur. Oui, ça c'est la première étape. Pour ça on commence toujours avec la négation. C'est quoi la négation dans notre shahada donc Témoignage de foi, c'est quoi la négation La ilaha illallah On commence par la, il n'y a pas de divinité véridique là on vide le cœur mais est-ce qu'on peut laisser vide le cœur Non la Allah Azza wa Jil dit yu'min يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ bil فَقَدِسْتَنْسَكَ al wuthqa Celui qui rejette les fausses divinités et qui croit en Allah. Rejeter, c'est nettoyer. Et après ça, il faut mettre l'ibad d'Allah Azza wa l'adoration. Et ça, ça s'applique aussi aux pratiques de détails de l'islam. Enlever quelque chose de mon cœur, et qu'est-ce que je vais mettre à la place Être occupé par L'amal salih a les choses qui sont, qui sont bonnes. Sinon, Shaitan va très facilement me faire revenir hein, à cette chose-ci. Vous comprenez Je ne fais pas le mal. Khalas, ah, je À partir de ce moment, je ne vais plus faire telle et telle et telle et telle choses qui sont haram. Qu'est-ce que je vais faire à la place Surtout si ça, c'était des habitudes. Je suis tellement habitué à ce mode de vie. Qu'est-ce que je vais faire à la place Je ne sais pas. Je vais voir. Ça ne marche pas. Rapidement Shaitan, mais là directement si je commence à remplir, bien à la plage je dois avoir un programme, bon, bien sûr mais salawat, ça c'est la chose de base, les cinq prières, je dois avoir un moment chaque journée pour lire le Coran. je dois aller au masjid, je dois aller à des halakas pour apprendre la religion, pour apprendre la religion, je dois avoir un programme pour la sadaqa, parce que mon argent je vais faire quoi avec Les gens font, font quoi aujourd'hui avec, avec leur argent consomment. Le week-end, les gens, ils font quoi Samedi et dimanche, c'est tellement plate, il n'y a rien à faire la journée. C'est devenu une activité, un fun, c'est un plaisir de faire quoi D'aller dépenser ton argent. Même si tu n'as besoin de rien, mais c'est devenu une habitude. Khalas, la personne, elle est habituée que, ben, moi je travaille toute la semaine et en fin de compte, surtout si la personne n'a pas beaucoup de responsabilités, quelqu'un va dire, moi, je suis célibataire, j'ai pas de famille, je me fais trop d'argent. Qu'est-ce que je fais avec tout cet argent <rire> Je vais sortir, je vais aller au centre d'achat, je vais dépenser mon argent. Parce que si, sinon, je travaille pour quoi exactement Ça n'a ça, ça pas de sens. Je donne un sens à ma vie, je suis en train de me faire de l'argent et dépenser de l'argent. Vous comprenez Allah Azza wa n'a pas bien sûr le gaspillage, on n'a rien à vous apprendre là-dessus. Par contre, si moi je dis, oh, moi je gaspille trop d'argent, je me fais de l'argent, mais... Par à droite et à gauche, j'achète des choses qui, qui ne servent à rien. Je regarde mes factures la semaine dernière, le mois dernier, mais c'est fou. Je ne réalise même pas quest ce que je suis en train de faire. Mais c'est grave. Mais là, qu'est-ce que je dois faire à la place Mais là, vu que je sais que j'ai tellement d'argent, il faut faire quelque chose avec cet argent. Vous comprenez au moins une partie qui va aller, je vais commencer à faire sadaqa, un programme de sadaqa, et j'ai aidé les personnes qui sont dans le besoin. Peut-être si j'ai beaucoup d'argent et que mon revenu actuel dépasse de loin les besoins, peut-être c'est le temps pour moi de prendre un petit moment de entre guillemets vacances avec le beaucoup d'argent que j'ai aller faire une Umrah, visiter la Mecque, pèlerinage mineur, ou bien peut-être faire mon hajj, pèlerinage majeur, si c'est obligatoire de le faire tout de suite comprenez Ça c'est un petit message entre guillemets encore une fois. Pour les personnes qui ont les moyens. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, je sais. Mais même si ça s'adresse peut-être à une personne, pas de problème. Pour les personnes qui ont les moyens. Pour lesquelles le hadj est obligatoire, le pèlerinage est obligatoire. Et chacun sait entre lui et entre Allah Azza est-ce que le hadj pour moi est obligatoire ou non. Ces personnes-là devraient se rappeler du hadith du prophète alayhi salatu wassalam dit dans lequel dirali sallat al haj ou comme a dit sallallahu pricipitez vous à faire le hadj le pèlerinage ça veut dire si vous avez les moyens parce que l'un de vous ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dit le prophète par le sens général du hadith fa inna halakum la yadri ma ya'ridu lah ou comme a c'est pas qu'est-ce qui va arriver l'an prochain dans 2 ans peut-être l'argent que tu as quelque chose va arriver tu vas le perdre peut-être ton état de santé va changer tu vas voir les peut-être que comme on est en train de voir de nos jours la situation po politique dans cette région-là, elle change, et ainsi de suite peut-être que dans quelques années, le hadj ça va devenir comme « back in the days » tu fais le hadj, tu vas faire ton testament et dire au revoir à toute ta famille, et ainsi de suite parce que tu vas, tu vas voyager dans, à travers des zones qui sont dangereuses et des zones de guerre, et ainsi de suite tu ne sais pas, est-ce que tu vas revenir vivant ou non alors celui qui peut faire le hadj qui a les moyens beaucoup de personnes sur, même, même si ce n'est pas vous Vos parents, vos proches, si vous connaissez quelqu'un qui dit toujours, ouais, Hajj hajj, un jour, j'aimerais bien faire le hajj. Non, si tu as les moyens, ben maintenant, c'est maintenant le moment de décider, inch'Allah, cette année, je pars au hajj. Vous comprenez Donc, comme on a dit ici, mon argent, il partait dans du n'importe quoi. L'argent, c'est une amana. Allah, Azza wa Jalla, n'aime pas le gaspillage. Et ceux qui gaspillent, sont les frères de qui Alors, vous voyez ici un autre exemple. Comment est-ce que Shaitan, il peut prendre possession du cœur de la personne. Celui qui gaspille trop, il est en train d'ouvrir sa vie au Shaitan. Shaitan va prendre contrôle sur cette personne. Moi, j'ai fait la taouba, Mais la taouba, c'est pas, je ne vais plus dépenser. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon argent Cet argent-là, il faut le nettoyer. Comment on, on, on nettoie l'argent Comment est-ce qu'on nettoie l'argent Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous dit « Moi, je suis certain à 100%, tout mon argent, c'est halal. » Au sous-près, qu'il n'y a pas une petite chouba quelque part. Non. Sur tous les... Mais, tout, tout le monde, que ce soit ceux qui travaillent comme employés ou ceux qui font le, le business, le commerce. Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui est certain ?« Moi, je suis l'employé modèle qui n'a jamais perdu 5 minutes au travail à faire quelque chose qui n'est pas relié au travail. » Moi, je suis tellement dédié, je perds pas de concentration, je suis, je suis payé pour une heure, je fais une heure, là, je suis super productif. Non, ça arrive à tout le monde de faire un peu de taqsir, un jour d'aller un peu plus, plus lent, un jour un peu plus vite. Pour un commerçant, c'est la même chose. Est-ce que tu es certain que tout ce que tu as vendu, a rien, que tu as vendu quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce que tu avais promis ou ainsi de suite C'est pour ça que l'argent doit être purifié. Comment est-ce qu'on le purifie C'est avec la Ça doit pas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 detta är huvudet till tåbet, och det är namnet på de två delarna. Men om vi jämför det med det faktiska, så är det bara en mening. Det att återgå till rätt väg, les bonnes œuvres tawbati ar Allah fa hiya ruju'un min makruhi ila mahbub wa li hadha 'allaqa subhanahu al, al écoutez bien ça c'est important que fois s'il y a des personnes qui se demandent pourquoi est-ce que toutes ces longues pages sur la tauba et pourquoi ça fait 1 an et demi qu'on parle de tauba on aurait pu passer à un autre sujet à chaque, jour, à chaque semaine il vient pour nous dire cette tauba tauba alors il nous dit Imam Ibn qayyim Allah il nous rappelle ici azza wa jal Il a relié le succès absolu Al-Falah al-Mutlah Il l'a relié au concept de Al-Tawbah Wa toubou ila Allahi jami'an Ayyuhal mu'minoun La'allakum tuflihoun Il dit subhanahu wa ta'ala Oh vous tous les croyants Faites la Tawbah Allah Azza wa Jal Vous revenez à Allah subhanahu wa ta'ala Wa alaykumsalam wa rahmatullah La'allakum tuflihoun Afin que vous puissiez avoir le succès Al-Falah Donc La tawbah égale la réussite, le succès. Vous connaissez les livres que les gens lisent, les best-sellers et ainsi de suite, les sept traits des personnes qui ont le plus de succès, les je ne sais pas quoi, le succès dans la vie, les clés du succès, tout ce qui s'appelle succès, quelque part avec un peu de publicité, ça devient best seller Allah il nous dit très clairement dans le Coran, tawbah c'est le succès. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset aussi. Wa man lam yatub fa ulai kahum al zalimun. Ceux qui font pas la tauba ils sont zalimoun, ils sont injustes envers eux-mêmes. Alors si la tauba était tellement, si la tauba n'était pas si importante que ça, si la tauba c'était le simple fait ah j'ai fait un mal, je serai faire tauba, je ne plus faire ce mal. Si c'était limité à ce sens, Allah azza wa jalla n'aurait pas dit que La tawbah, c'est le chemin de la réussite. Bien au contraire, il nous dit l'imam ibn al-Qayyim, fat tauba hiya haqir din il islam. La tawbah, c'est la religion de l'islam. Islam égale tawbah, tawbah égale islam. Alors en parlant de tawbah, on est en train de parler de, de l'islam. Tawbah, c'est simplement un angle sous lequel on regarde l'islam. Et ça aussi, c'est un principe important. Entre parenthèses, la dernière fois, on avait dans un mesdjin, on parlait de l'un des hadiths des 40 hadiths naoui. Et inshallah, cette série, inshallah, bientôt, on va la produire, ça va être pour Internet, Inch'Allah, étude approfondie de, des 40 hadiths naoui selon le grand livre Jami' al wal-Hikam C'est un livre excellent, ça, c'est vraiment, ça résume toute la religion dans la zone. Bref, dans ce hadith, Le prophète, il nous apprend l'importance du zhoud. C'est quoi le zhoud Le zhoud, habituellement, c'est traduit comme étant, ou bien c'est expliqué comme étant un zhoud. Puis, dunya, quelqu'un qui n'est pas intéressé à la dunya, ça veut dire quelqu'un qui peut se contenter de vivre avec le minimum, quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé à se faire de l'argent. C'est comme ça que les gens, habituellement, ils comprennent ce concept de zhoud. Mais, Imam Ibn Rajab, Dans ce livre-là, donc ça c'était une halaqa qu'on a fait dans le nazi, je ne vais, ré... vais pas répéter la halaqa ici. Mais il nous expliquait comment est-ce que le zuhde, dans la réalité, c'était la religion de l'islam. L'islam c'est al-zuhde et al c'est islam. Alors un frère il est venu me demander une question après la halaqa. Alors il a dit, alors, pourquoi est-ce qu'on a fait une halaqa seulement sur al On aurait pu dire la halaqa c'est sur l'islam et c'est tout. Pourquoi alors parler de zuhde Il ne parlait pas pour blâmer, demander une question, il voulait savoir. La règle ici c'est quoi C'est que tous ces concepts Islam, Iman, Ihsan Taqwa Bir Qu'est-ce qu'on a aussi Al-Ma'ruf Al-Zuhd Ici on a at tawbah Tous ces mots réfèrent à la même chose Qui est la religion d'Allah al Sauf que chaque mot C'est un point d'entrée C'est un angle De regard Sur la religion d'Allah Azzawadil Qui est l'islam Le Coran, la même chose Le Coran c'est l'islam La sunna c'est quoi C'est l'islam Les gens qui font la, la distinction euh, Moi je crois en le Coran mais je ne crois pas en la sunna Ça c'est dire Moi je crois en l'islam mais je ne crois pas en l'islam That's what it means Parce que le Coran c'est la sunna La sunna c'est Le Coran C'est seulement deux façons différentes de transmission de l'wahid, de la révélation, c'est tout. Les deux, c'est une révélation d'Allah Azzawaj. « Al-hidayah », la guider, la même chose. « Ehdina al-sirat al-mustaqib le droit chemin, al-sirat al-mustaqib Tout ça, tous ces mots-là, ils réfèrent au même concept qui est la religion d'Allah Azzawaj. Mais lorsqu'on parle de Zuhd, on va regarder l'islam sous un angle qui est notre relation avec la vie du bas-monde. La vie du bas-monde versus la vie de, de l'au-delà. Lorsqu'on parle de ta'uba, on est en train de parler de la question de faire notre, de se concentrer ici, regarder nos imperfections en tant qu'être humain, les péchés, les erreurs qu'on fait qui sont humaines et comment se rattraper et revenir toujours vers le droit chemin. Lorsqu'on parle de Coran, on est en train de parler de, du texte sacré qui nous explique c'est quoi l'Islam et ainsi de suite. Donc ici c'est la même chose. taouba, c'est l'Islam et l'Islam c'est la tauba. Est-ce que c'est clair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 La, la halaqa ou bien qui sont avec nous depuis l'an dernier qui ne suivent pas toutes les halaqas je ne pense pas qu'il y ait personne qui doit assister à chaque, à chaque semaine ou à chaque deux semaines chaque, chaque personne a ses excuses mais les personnes qui suivent le, le fil général je suis certain que beaucoup de personnes avant lorsqu'on parlait du repentir, la taubah pensaient que le repentir c'est pour les personnes égarées, les personnes, personnes qui font vraiment des choses mauvaises qu'Allah, inshallah, un jour, Allah leur donne le repentir va avoir un moment de leur vie, ils ont fait le repentir question du passé, on passe à autre chose non, bien au contraire ici nous dit l'imam Ibn al-Qayyim nous dit les repentis les vrais repentis c'est la crème de la crème, les élus d'Allah parce que le mot tawwab Pour ceux Et celles qui connaissent un peu la langue arabe C'est quoi la connotation que ça nous donne Tawwab La constance La permanence C'est pas Taib ta ta c'est relié à un événement précis C'est repenti de quelque chose Tawwab Inna Allah yuhibbu tawwabin Ceux qui sont toujours en train de se remettre en question de faire la tauba revenir vers Allah, revenir vers Allah. C'est pour pourquoi, pourquoi est-ce qu'on récite à chaque fois surat al-Fatiha Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on dit à Allah de nous guider vers le droit chemin Quelqu'un va dire, mais moi je connais le droit chemin, c'est l'islam. Pourquoi est-ce que je demande à Allah de me guider C'est parce qu'à chaque jour on fait des erreurs, à chaque jour on perd un peu le fil, à droite, à gauche, et on doit revenir toujours vers le droit chemin, revenir on est sur le droit chemin mais le droit chemin quand on est sur le droit chemin sur une autoroute est-ce que toutes les voies se, se valent Non il y a une voie qui est tellement lente il y a une autre voie qui est plus rapide et il y a une autre voie qui est beaucoup plus rapide Et il y a des voies parfois qui sont pour des véhicules particuliers qui ont un certain Certaines étiquettes ou un code ou autre chose Vous comprenez Donc toi tu es en train de toujours chercher c'est quoi là Parfois pas seulement la bonne voie La tawbah parfois c'est pas seulement de chercher la bonne voie Parfois c'est de changer de voie De la bonne voie vers la Meilleure voie Allah il dit Dis à mes serviteurs de dire Pas les bonnes paroles De dire les meilleures paroles <a> و امر قومك ياخذوا باحسنها الله عز وجل يا مويز demande à ton peuple ben israël, israël qu'il prennent de la torah ses meilleurs enseignements les meilleures choses non différence entre la bonne chose et la meilleure chose nous on cherche toujours la tauba mais pour la personne qui est sur le droit chemin elle cherche à trouver un meilleur chemin et ça c'est Une chose qui ne se termine pas jusqu'à jusqu'à la mort. Allez, passons maintenant à l'estirfa, le estirfa C'est quoi l'estirfa Ça commence par estir. Est. Tu es en train de demander comme istihaad, isti'ana, isti'ana c'est quoi isti'ana Demander de l'aide. Iya kanabudwa iya ka nasta'in » On demande l'assistance d'Allah let dans la zone. Isti'adah différence de une seule lettre entre le nun et le Dhal » demander la protection contre quelque chose contre quelque chose contre, contre Shaitan. Audo Billahi minash Shaitan radhi. Isti'adah. Istiraat. Istiraat c'est demander l'assistance mais lorsque tu es en danger c'est pas istiraat c'est « Aidez-moi moi Istiraat a'inouni » moi allez Qui, qui pourrait m'aider à porter ce meuble, C'est tellement lourd. Isti'ana. Isti'rata, quelqu'un qui est en détresse. Et ça aussi, on le trouve dans le Coran. Isti'rfa, demander quelque chose qui est maghfira. Maghfira l'a demandé d'Allah Azzawajal. On va commencer très simple. Habituellement, comment est-ce qu'on fait le isti'rfa Comment est-ce qu'on le fait C'est quoi l'isti'rfa dans la vie pratique Très simple. Le zekl, quoi exactement C'est quoi que Quelqu'un te dit quelqu'un ici qui n'est même pas un musulman, il va rentrer, il dit eh, j'ai besoin de ton aide, je viens de lire quelque chose ici dans un livre. Ça dit stirfa, c'est quoi ça, stirfa Pas besoin de halakah, c'est quoi stirfa C'est dire astaghfirullah, c'est quoi astaghfirullah C'est demander pardon d'Allah. Ça c'est, c'est comme ça habituellement quand on confre. On va voir que c'est pas aussi simpliste que ça, c'est plus profond que ça. Il nous dit, c'est l'Imam bin Uqayim, l'istighfar نوعان مفرد ومقرون بالتابة. Le istighfar dans certains versets du Coran, il est mentionné tout seul, individuellement. Dans d'autres versets, il est mentionné avec la tauba avec le repentir. Et ça prend deux sens qui sont différents dans les deux cas. Dans le premier cas, Lorsqu'il eststighfar est monté tout seul comme Allah Azza wa Jall il nous dit que Nuh prophète Noé il a dit estaghfirou rabbakum innahu kana ghaffara il a dit à son peuple de faire le istighfar pour leurs péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la même chose prophète Salih alayhi salam il a dit Allah la'allakum turhamoun si vous faites s'adresse son peuple faites le istighfar d'Allah afin que Allah soit miséricordieux envers envers nous et Allah Azza wa azawajal il dit wama mm kan Allah li yadziba hum wa anta fihim wama kan Allah muadziba hum wa hum يستغفرون dit Allah azawajal ça c'est un beau verset que il s'adresse au prophète سالم il dit que Allah ne va pas les punir au reich ton peuple Allah ne va pas les punir « Tant que tu es en vie parmi eux. » Et le jour où tu vas partir, est-ce que la punition va tomber sur eux Il dit subhanahu wa ta'ala « Et Allah Azza wa ne les punit pas lorsqu'ils sont en train de faire l'istirfa. Le » Les savants, ils disent parmi les choses qui repoussent la punition d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi Faire l'istirfa. L'un des ulama, il dit لو ان صاعقه نزلت من السماء صاعقه c'est comme un tonnerre mais un tonnerre, un tonnerre qui tombe sur la terre il dit si, le, si un tonnerre une saeqa éclairs va tomber sur la terre autant que vous comprenez le sens général parce que c'est pas, pas au sens euh, Mété, mété, météorologique du simple fait c'est sa'iqa habituellement c'est aussi relié à comme un feu ou autre chose qui vient du ciel comme une punition oui. si, ah, je n'ai pas encore formulé bon, on a dit si une sa'iqa tombe du ciel ça veut dire punition, un feu qui tombe du ciel il dit ma asabat mustafira elle ne va jamais toucher quelqu'un qui est en train de faire l'istighfar. C'est en Paris. Parce que c'est une garantie. Allah Azza wa Jai, la garantie, وَمَا كَانَ اللَّهُمْ وَعَدِّبَهُمْ وَهُمْ نِسْتَغْفِهُمْ De plus que la personne fait l'istighfar, c'est parmi les choses qui éloignent la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْمَقْرُونِ Et dans d'autres versets du Coran, donc là on a mentionné certains versets dans lesquels il y a seulement l'istighfar. Dans d'autres versets, استغفاركم بين هذاك التوبه لو رپنتير كما الله عز وجل قال لي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى الله عز وجل قال استغفروا ربكم فات الاستغفار دو فوت سيغور ايبوي ابره ثم ثم نوتيسي كيا دو زتاب استغفر ابره سا توبوا اليه افات لا توبه فير فوت سيغور رپنتيسي فو Seigneur Subhana wa ta'ala. Et Prophète Salih alayhisselam il a dit à son peuple فَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ Faites le istighfar d'Allah puis faites la tawbah. Remarquez ici comment ce que on dans ces deux versets c'est mentionné ces deux étapes. Allah n'a pas dit سْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُ إِلَيْهِ istighfar et la tawbah faites le istighfar et la et puis la tawbah. Dans la langue arabe, c'est pour une prochaine étape. C'est pour organiser les étapes de façon chronologique. Il nous dit, si on commence, Qayr, si on commence par le premier cas, lorsque l'istighfar est utilisé tout seul, Lorsque quelqu'un va dire « Astaghfirullah ». Le vrai sens de « Astaghfirullah » c'est quoi C'est le même sens que la tauba, S'il est mentionné tout ça, Tout ce, qu ce qui est mentionné ici, c'est c'est regretter, être déterminé de ne plus faire le mal et revenir vers le bon chemin et les bonnes heures. Avec, en plus de ça, la demande de « El-Maghfirah » d'Allah, que qu'Allah t'accorde la maghfira. C'est quoi la maghfira Il nous dit ici la maghfira, c'est la protection. Comme al merfar. Dans la langue arabe, merfar. Maghfira, ça ressemble à merfar. Merfar, c'est l'armure qui va protéger un soldat, un guerrier. va porter l'abyssal merfar. Ça protège du mal. Alors il nous dit il il la Allah, Demander la maghfira d'Allah C'est demander qu'Allah te protège Du mal de, de t'empêcher Quel serait le mal d'empêcher Les mauvaises conséquences que, que ce soit dans la vie de l'au-delà Ou bien même dans la vie de De ce bâman On a dit qu'il y a des conséquences qui pourraient rester quand même Il y a des séquelles qui pourraient rester Mais le serfar va réduire de ses conséquences. Il y a des conséquences qui sont naturelles. Il y a des conséquences qui sont naturelles. Vous comprenez Quelqu'un qui faisait, qui faisait tellement de mal comme une fois un jour il y a quelqu'un, ça fait quelques, quelques années, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit moi avant, ça fait longtemps, avant même que je ne sois musulman. Je ne c'est pas Allah, je ne connais, connais pas c'est quoi, halal, haram Je n'ai pas, pas un code éthique, il n'y a rien qui me restreint, il n'y a rien qui me contrôle. Il a dit, je me, je me suis fait beaucoup d'argent avec des choses qui sont haram. J'ai menti à des gens, et ainsi de suite. Et c'était de gros montants. Il dit, maintenant j'ai fait la taube, je suis devenu musulman, je demandais pardon d'Allah, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je fais J'ai dit, ben, eh bien, tu essaies de réparer, tu retournes l'argent. Il m'a dit, c'est impossible que je puisse, de un, retrouver toutes ces personnes, de deux, reconnaître ou bien connaître Au détail, les montants, et ainsi de suite, et de trois aussi. Les... C'est une somme énorme. Je peux pas, je peux pas. J'ai même pas c est, c est, cet argent actuellement. Qu'est-ce que je vais faire Parce qu'il y a des gens qui me cherchent encore, qui essaient de réclamer leur argent, qui sont en colère contre moi et ainsi de suite. Alors, si tu es sincère, Mazaudi, accepte ta ta ou pas ton repentir Mais c'est normal qu'il y a certaines conséquences naturelles qui vont, qui vont rester. Tu as fait du mal à certaines personnes. Les gens, tu vas pas dire ah en passant j'ai fait la tawba moi maintenant je suis devenu musulman un bon croyant ah oui c'est vrai halas on oublie le passé c'est pas tout le monde qui va réagir de cette de cette façon on va y avoir des gens qui vont quand même avoir certaines euh, colères ou bien certains comme une fois certains certains émotions et ainsi de suite envers Le mal que tu avais fait. Alors il nous dit il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim wa ta'ala wa huwa mahwud dambi wa izalatu afari la kama yadunnuhu ba'dun nasi annaha as sitr nous dit la maghfira c'est pas ce que certaines personnes pensent et que c'est le simple sitr. C'est quoi as sitr As sitr c'est le fait d'être recouvert par Allah Azza wa Est-ce que c'est bien d'être être couvert couvert des dangers, couvert des critiques. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Mais il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, Allah Azza wa il couvre celui qui fait la tawbah et même celui qui ne fait pas la tauba. La majorité des êtres humains sont couverts par Allah Azza Est-ce que les gens connaissent tout, tout le mal que les autres font? On, on voit aujourd'hui dans les nouvelles et l'actualité, de... à chaque jour, il ramène nouveaux scandales sur telle personnalité publique, et ainsi de suite. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg, comme ils disent. Parce qu'Allah a fait en sorte que cette vie humaine soit fondée sur un site, sur une grande partie de choses, d'actions que les gens, même les personnes qui font des erreurs, et ainsi de suite, que c'est entre eux entre Allah. Parce que sinon, si tel n'était pas le cas, On ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir de vie sociale. Il n'y a personne qui va faire confiance à personne. Tout le monde va détester tout le monde. Vous comprenez Alors là, Azza il a créé le site. Mais Allah, il aime il aime la couverture. Que la personne soit couverte moralement. Et de deux aussi. Et ça, on va sortir un peu de taouba pour un, pour un petit 10 minutes, Inch'Allah. Sujet important. En tout cas, c'est environ une demi-heure pour finir, Inch'Allah. Sujet important ici. La question du citre. Allah Azza wa il aime qu'on se couvre moralement et Allah Azza wa il aime qu'on se couvre aussi physiquement. Il Bani Adam, « Khodou zinatakum indakulli masjidin, wakulu wa shirabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbu al-musrifi. » Allah Azza wa Jal, il nous dit, « Oh, vous les fils d'Adam, prenez votre, prenez soin de votre beauté à chaque masjid. » C'est quoi la beauté Aujourd'hui, c'est quoi, quoi la beauté Comment est-ce que les gens définissent la beauté Est-ce que c'est de se couvrir ou bien de se découvrir Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hmm? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens, pour se rendre beau, entre guillemets, est-ce qu'ils se couvrent ou ils se découvrent Tendance aujourd'hui, c'est de se Découvrir. Allah Azza il nous dit que ce, la vraie beauté de l'être humain, c'est de se couvrir. Allah Azza a accordé à l'être humain une aura, que cette aura là à la base, elle doit être couverte. Ce verset-là, il a été révélé, les ulama, ils le disent, parce que les mouchriquis, les polythéistes, à la Mecque, avant le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à une bonne partie de sa vie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il n'abolisse ça, faisait le tawafre. Ils orbitaient, ils tournaient autour de la Kaaba Le pèlerinage, ça c'est les polythéistes les, pas les musulmans Ils faisaient le tawaf en étant quasiment nus Les hommes la journée et les femmes La nuit Alors Allah Azza Adam, Jai dit Oh vous les fils d'Adam Couvrez-vous, ça c'est votre zina Tout le monde s'entend La grande majorité des êtres humains, même les personnes les plus libérales aujourd'hui, s'entendent même si elles ne le disent pas que il y a un certain seuil d'acceptation de nudité, que après ce seuil là ça devient pas bon. Comprenez La divergence ici c'est où est la ligne exactement Où est-ce qu'on va mettre va mettre sa ligne Donc là il y a tous les débats comme cette semaine il y a eu Le grand débat, la rive sud, il y a certaines piscines publiques qui vont interdire la nudité, qui vont imposer certains, certaines cabines privées, ainsi de suite. Vous remarquez que c'est toujours les mêmes questions traditionnelles qui reviennent, parce qu'on nous dit souvent, on vit en 2017, l'être humain évolue, Non, l'être humain, lorsqu'il s'éloigne de l'ouah et de la révélation de son cadre de, de référence, il va continuer à débattre des, des mêmes questions de base, de c'est quand que l'être humain devrait se couvrir et ne pas se, se couvrir. Vous comprenez Est-ce que ça, normalement, avec, avec ce qu'on nous propose, que, non, non, la science, elle peut répondre à tout, la philosophie, elle peut répondre à tout, c'est avec ça qu'on arrive à la vérité, c'est avec ça qu'on arrive au... Mais comment se fait-il qu'après des, des siècles et des décennies, et ainsi de suite, on n'a pas encore tranché sur ces questions de base Quand on dit « en », ça veut dire l'humanité entière. On ne parle pas de « nous, Alhamdoulilah, nous, notre... » Allah, il dit c'est quoi le haq, c'est quoi le bâle, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. C'est parce que l'être humain lui-même, laissé à lui-même, ne peut pas arriver à un consensus, ne peut pas arriver à la vérité. Chacun va dire non, on devrait accepter dans ce cadre jusqu'à cette limite et pas cette limite. C'est parce que la même chose ici. Lorsqu'on lorsqu parle de l'hijab, lorsqu'on parle de l'hijab des habits de la, de la femme musulmane et ainsi de suite, et qu'il y a des gens qui sont gênés face à ça. Pourquoi est-ce que les gens sont gênés? Normalement, c'est un choix personnel. Pourquoi est-ce que les gens sont gênés? Sont pas sur de, de de... Dans, de un, donc, déjà, c'est une di divergence. Et c'est la même question. C'est une divergence sur la limite. Vous n'êtes pas d'accord vous-même et vous voulez aussi nous mettre dans le même débat. La femme, elle devrait se couvrir jusqu'à quelle jusqu Jusqu'à quelle limite C'est quoi, quoi la limite de un Et de deux aussi, c'est parce que ça, c'est un groupe de personnes que Allah Azzawajal a décrit tellement clairement dans le Coran. ويريد <عَظيمًا> ceux qui suivent les chairhats, ceux qui vivent juste pour le plaisir et leur plaisir et ainsi de suite. Ils aimeraient que tout le monde prenne la même, la même direction. Alors ces gens-là voient que des choses comme le hijab, ça repousse la limite pour eux trop loin. Donc il faudrait commencer à enlever ces limites pour commencer à se rapprocher, à se rapprocher. Mais ces débats-là ne, ne vont jamais se terminer. Mais même ces personnes, comme on a dit, pour revenir au point ici, les personnes les plus libérales, la majorité des personnes, il y a une très petite minorité qui est complètement, comment on dit, on the side, ça c'est autre chose, mais la grande majorité des êtres humains s'entendent sur le fait que la nudité a une certaine limite, après laquelle elle n'est plus Accepté, que l'être humain doit se couvrir, le, le principe doit se couvrir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, c'est quoi l'image typique C'est quoi l'exemple typique Un stéréotype que nous avons, que ce soit dans les dessins animés, les documentaires, les livres, n'importe quelle chose. Le stéréotype que nous avons sur une société tribale, même pas une société, une communauté tribale qui vit quelque part au milieu de la jungle. Hmm? Nus ou quasiment nus. Pourquoi Parce que, encore une fois, le stéréotype ici, c'est qu'ils ils n'ont même pas de civilisation. Ils ne s'habillent même pas. La même chose. Le fameux concept, stéréotype, que tout le monde connaît à travers l'école ou les médias ou autre chose, du fameux homme préhistorique. Nous, en islam, on sait, ça doit être très clair, qu'il n'y a pas d'homme préhistorique. Pour nous, il y a Adam a.s. Tout a commencé avec Adam a.s. Et Allah a envoyé Adam comme un prophète noble, Adam salam, qui connaissait plus de choses que moi et vous. Adam a.s. Mais, encore une fois, si on revient aux images typiques qu'on nous accorde dans la pseudo-histoire de l'humanité, sur si la pseudo-science, l'être humain, dans le temps, On ne sait pas c'est quoi les vêtements. Il était quasiment nu. Mais après le temps, il s'est développé. Le développement, qu'est-ce qu'il a fait avec le développement? Il s'est couvert. Alors se couvrir, est-ce que c'est le développement ou bien c'est le contraire? C'est selon l'aql, l'aql salim, la raison. Vous en parler avec n'importe quel être humain. Avec la raison simple, que ce soit un ami ou autre chose, vous allez voir que la personne va dans vers la même direction. C'est la fétra de l'être humain. Bien sûr, s'il y a un certain moment donné de, de la discussion, vous allez dire « Ah, vous voyez, l'Islam a dit, là, vous allez voir la, la personne, souvent elle va complètement changer. Non, non, non, mais ce n'est pas vrai, là, ça va commencer à parler de philosophie, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. » Mais l'être humain, simple, avec sa fétra, la fétra qui parle, sans complexe, tout le monde s'entend sur l'importance de se couvrir. Alors, Allah aiment qu'on se couvre physiquement et l'âme subhanahu wa ta'ala aussi quand se couvre moralement voyez-vous comment est-ce que les deux vont ensemble dans les sociétés aujourd'hui il y a la promotion de la nudité qui est faite d'un côté de se découvrir physiquement et il y a la promotion aussi de découvrir les autres Les gens achètent les journaux, les gens lisent les articles, ils aiment lorsqu'il y a un scandale, telle personne elle a fait telle chose. Ouais, c'est comme c'est intéressant, c'est un événement, on va découvrir le mal, les mauvaises choses que cette personne elle a fait. Shokala azdi aime ça. À la base est-ce que c'est de notre de nos akhlaq en tant que musulmans, en tant que musulmi Parce qu'on voit aussi certains musulmans, ils le font même envers entre eux en passant. Parfois même des choses que la personne a fait des choses qui est qui est halal, Rien halal. mal Il y avait quelqu'un, un cher dans l'un des pays arabes, sans nommer le pays, ce n'est pas important, le nom, le titre, ce n'est pas important. C'est l'histoire en tant que telle et comment est ce que les gens, parfois, comment -ce, plusieurs personnes, comme une fois qu'ils se disent musulmanes, sont rendus à un niveau tellement tellement bas de leur, de par leur ignorance de la religion, manque de crainte d'Allah Azza wa et plusieurs autres facteurs. Il y a un cher qui s'est marié avec une femme, mariage complètement halal selon les règles de l'islam. Ça veut dire qu'ils ont fait une fête de mariage, les deux familles sont impliquées, il a fait le mariage, il y a le tuteur, il y a le témoin, il y a tout. Par contre, il n'a pas fait le mariage officiel, civil. De un, mariage civil, ce n'est pas une condition à ce que le mariage soit valide auprès d'Allah, même si c'est important aujourd'hui de d'enregistrer le mariage de par la nature des sociétés complexes dans lesquelles on vit, ça c'est un autre sujet mais si la personne n'a pas encore inscrit son mariage auprès d'un juge est-ce qu'on dit que la personne elle est en train de faire quelque chose d'immoral selon l'islam Est-ce que c'est une relation qui est haram, qui est honteuse Non De deux aussi c'est dans un pays arabe et dans Beaucoup de pays arabes, c'est l'anarchie, la, la, la, la, la, la, ce n'est pas tout qui est enregistré auprès du juge et ainsi de suite. C'est beaucoup de choses que... Mais il y a encore une fois certains médias avec bien sûr une direction bien particulière, avec une raison bien connue, qui pour détruire l'image de cette personne, ils ont pris des photos de lui et de sa femme, c'est sa femme, dans la rue et dans un parc et ainsi de suite, et ils ont véhiculé ça comme étant ça, c'est un sheikh mais qui marche avec une femme qui n'est pas légalement sa femme et là il y a des gens qui s'acharnent font sortir leur iyadam billah, leur petit shaytan qui est à l'intérieur ça commence à parler parce que ça ça leur fait plaisir qu'on arrive on peut, on peut faire sortir un scandale de quelqu'un qui s'appelle un sheikh alors que de un ce n'est même pas un scandale c'est halal tayyib tout à fait halal auprès d'Allah Azza wa c'est devenu incroyable là, c'est vraiment incroyable comme on a dit, c'est pas limité à cette histoire beaucoup de musulmans, ils, ils réfléchissent pas à ce qu'ils sont en train de dire ils sont un peu musulmans mais aussi un peu libéraux, alors ils sont perdus entre les deux donc, quand il veut être musulman il veut être strict, parce qu'il a un problème avec quelqu'un il va être musulman, il va dire non mais ce que tu fais c'est pas l'islam et tout, quand il veut être libéral là même le haram, pas de problème c'est une liberté individuelle et ainsi de suite, vous comprenez donc, tu es musulman, tu crains Allah tu sais que le haq c'est ce qui vient d'Allah ça c'est la vérité, ça c'est le faux sois musulman si tu es une personne qui est complètement libérale, post-moderniste et ainsi de suite, qui ne fait pas de distinction il n'y a pas de bien, pas de mal, tout est relatif chacun fait ses propres choix, au moins sois clair dis-moi je ne suis pas quelqu'un qui suit l'islam mais ne joue pas un peu avec les deux pour nous ramener quelque chose de vraiment étrange et bizarre donc comme on a dit il y a des gens qui, qui font ce mélange comme ça Lorsqu'il veut te traiter de quelqu'un qui est ouvert d'esprit, il va te dire ouvert d'esprit. L'autre personne va faire exactement la même chose que toi. Il va le traiter d'hypocrite pour les mêmes actions. Pourquoi C'est le Hawa. Là, pour revenir à notre sujet, le lien qui était entre les deux, c'est que Allah subhanahu wa taala, il nous dit ici « as-sitr » al-maghfirah, demander s'terfar, demander la maghfira, protection. C'est pas limité au citre Que Allah Azza wa Jal, il te couvre Même si Allah Azza wa sitre, Il aime couvrir ses serviteurs subhanahu wa Allah Azza wa Jal n'aime pas que Les gens soient exposés C'est pour ça aussi dans un autre hadith authentique Kullu ummati mu'afa Toute ma umma Elle est sous Le potentiel de pardon d'Allah Azza wa Jal Sauf les Mujahiroun C'est qui les Mujahiroun c'est quelqu'un qui fait un mal, un péché entre lui, entre Allah Allah l'a couvert, il n'y a rien qui est sorti comme ça de son contrôle, mais que lui de son propre gré va aller dire vous savez qu'est-ce que j'ai fait hier, le haram, telle chose j'ai fait telle chose, telle chose, il va s'exposer cette personne là n'a pas de crainte d'Allah pas de pudeur, pas de haya min Allahi azza wa jalla rien du tout, alors n'attends pas que Allah azza wa te pardonne ton péché le jour dernier C'est si toi tu es tellement excité À l'annoncer aux autres, tu veux te promouvoir. Allah azawajalla aime sitr, le citre, mais l'esterphal c'est plus large que demander le citre. C'est pour ça, il nous donne ici un exemple, même si bon, c'est des choses petites techniques, détails techniques de la langue arabe, mais si ça peut servir à certaines personnes, pour ça, il dit que dans la langue arabe, un turban, as la cas casquette là-bas du frère, ce qu'elle s'appelle mirfar dans la langue arabe. Non, bien qu'elle couvre, elle le couvre S'il y a le soleil, elle va couvrir le soleil Mais Le sens de « esterfa » C'est protéger contre le mal C'est plus large que de couvrir Quelque chose peut couvrir et ça va s'appeler « al-merfa » Donc Allah Azza wa Lorsqu'on lui demande le « esterfa » C'est de demander qu'Allah Azza wa Jal, Nous protège contre le mal de Quelque chose ou bien de nos péchés Si le « esterfa » est mentionné tout seul Euh, C'est s'il est mentionné avec la taouba. S'il est mentionné tout seul, comme on a dit, là, ça rejoint un sens qui est plus large, qui est la taouba et faire les bonnes œuvres. Donc, pour résumer, estirfar tout seul égale taouba. Estirfar et taouba, estirfar va couvrir qu'Allah nous couvre, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous protège des effets néfastes de nos péchés antérieurs et la taouba va être que Allah nous aide à suivre le droit chemin dans, dans l'avenir. Vous comprenez Ici, on répète. façon brève, Esterfa mentionné tout seul égale taouba. Écrivez ça. Esterfa mentionné avec la tauba Esterfa va couvrir que Allah nous protège du mal, des péchés antérieurs. Et la tauba va couvrir l'avenir. Revenir au droit chemin que Allah nous protège dans l'avenir et nous guide vers les, me les meilleurs actions et le droit chemin. Tauba revenir vers le droit chemin. C'est pour ça que Allah il a dit dans ces versets "Estaghfirou Rabbakum, thumma tubou Faites le et puis la tauba. C'est parce que l'estighfar c'est pour le passé et après ça aussi mon avenir, la tauba après. Vous comprenez Bah. طيب فينا المون dernières 10 minutes on va conclure avec la question de at-taubatu an qui aussi très très importante c'est quoi at-tauba an-nasuh Allah Azzawajal, il nous mentionne un type de taouba qui s'appelle nasuh nasuh ن NSH si vous voulez ça c'est trois lettres qui sont le racine la racine du mot nassouh Allah Azza wa Jal Ya y a Dina amanu Tubu ila Allah toubat nassouh ase rabbukum que Allah Azza wa Jal va pardonnez vos péchés et vous faire entrer au jardin du paradis le sens général du du verset c'est quoi cette fameuse tawba qui est nasoha ça c'est le plus haut niveau de tawba c'est la meilleure tawba c'est quoi exactement il dit ici مادة نصح لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة نصحه ici ce mot cette racine dans la langue arabe savait que la langue arabe Si vous ne le savez pas, j'en ai un, peu, petite, enfin, un petit élément intéressant ici, information. La langue arabe, contrairement à beaucoup d'autres langues, c'est une langue qui est très structurée. Il n'y a pas des mots qui sont aléatoires, à droite et à gauche. On, on jette des mots à droite et à gauche. Quatre, cinq lettres, non. Les mots habituellement reviennent à une racine. Et cette racine-là, tu peux avoir 50 mots qui reviennent à la même racine. Et ces 50 mots, a priori, ont des sens complètement différents. Mais de par la racine, tu vas trouver un sens qui est commun ici. La racine nassah, ça réfère à quelque chose qui est pur, dans laquelle il n'y a pas d'impureté. Que ce soit les impuretés physiques ou bien les impuretés qui sont morales. Comme la fraude et le mensonge et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous rappelle nassah? Quel mot Très connu. La... Oui. Conseil, nasiha, nasiha. Nasiha, on traduit ça habituellement comme étant le conseil. Ad-Dinu nasiha, dans le hadith du prophète salam al-Nasim. La religion, c'est le conseil. Eh bien, cette traduction, elle est fausse. C'est pas « elle est fausse », ça veut dire « c'est un mal ». Elle est fausse, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres traductions possibles en français. pas d'autres mots qui correspondent vraiment à un nasiha. Nasliha, c'est pas le simple fait de faire conseil. C'est parce que le hadith, il dit addinu nasliha. Ils ont dit à Rasulallah, addinu nasliha pour qui exactement Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour Allah, pour son livre. Wa? Li? A immatil muslimina wa ammatihim pour le commun des musulmans et pour les leaders des musulmans. Est-ce qu'on peut donner conseil au livre d'Allah Non. Non. Dîn ou Nasiha, ce n'est pas la religion, c'est le conseil. Dîn ou Nasiha, ça veut dire, dans ton cœur, tu aimes le bien, sincèrement. Tu aimes le bien qui est relié à Allah, le bien relié au livre d'Allah Azza le bien pour les croyants. C'est pour ça que le conseil s'appelle Nasiha. C'est parce que le conseil, le vrai conseil, c'est un conseil qui est Sincère Un fraudeur qui te donne conseil Est-ce que ça s'appelle vraiment un conseil Non Il y a tellement de faux conseillers aujourd'hui Tout le monde donne des cartes de visite Conseillers en telle chose, telle chose Tout ce qu'il cherche lui c'est quoi Prendre ton argent et disparaître Le vrai conseil C'est celui Qui Comme les prophètes ils disaient dans le Coran Je suis quelqu'un qui est un conseiller Mais qui est honnête, amine, que ce soit pour moi ou contre moi. Il y a de hauts niveaux de nasiha. Ce n'est pas la nasiha qu'on connaît qu aujourd'hui. Lorsque quelqu'un fait quelque chose et que tu n'aimes pas cette chose et que tu as quelque chose, un problème personnel avec cette personne et tu veux sortir ce qui est dans ton cœur, tu vas dire, hé hey mon frère, j'ai un conseil pour toi. Okay que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, moi je te donne le conseil quand même. Je sais que tu ne vas pas l'accepter. Après ça pour dire aux autres, moi je vais lui donner le conseil, il ne veut pas écouter. C'est pas juste un le c'est plus profond que ça. Certains des Sahaba, l'un des Sahaba, une fois, quelqu'un est venu pour acheter quelque chose de chez lui dans, dans, dans le marché. Je ne me rappelle pas si c'était un animal ou autre chose. Il a dit, je vais acheter telle marchandise. Et ce compagnon du prophète, il a dit, tu offres combien pour le prix Il a donné, il a dit, j'offre tel prix. Un prix X. Il a dit, non, je ne l'accepte pas. Il a dit, alors, tu demandes quel prix Il a donné un, un prix Y qui est moindre. Il a dit, je t'ai proposé, mettons, on va donner des exemples. Okay? Il a dit, moi, je, Le premier acheteur, il a dit, moi, je serais intéressé à, à l'acheter pour 1000. Le vendeur, le compagnon, il a dit non, je ne le vends pas pour 1000. L'acheteur, il a dit alors, pour combien Le compagnon, il a dit pour 800. Alors l'acheteur, il a dit, je te propose 1000, tu me dis non, et après ça, tu me proposes 800. Il a dit parce que sa valeur n'est pas, pas 1000. Sa valeur ne dépasse pas 800. C'est ça ce qu'on appelle la nasiha. Conseil qui est sincère. C'est un conseiller, même si lui, c'est lui qui va profiter de cette vente, c'est lui qui va profiter de cet argent, mais il arrive à faire la distinction ici pour un moment, à se dissocier, à se distancier de son hawa et d'être non biaisé et de donner, donner un conseil comme si c'était pas lui le le vendeur c'est ça la vraie nasiha donc ici pour revenir à la tauba c'est quoi qui est tauba nasiha li ici le noush dans la tauba dans le repentir dans la ibadat d'allah azza wa jalla l'adoration d'allah subhanahu wa ta'ala c'est lorsque la bonne œuvre La ribada ou la taouba Elle est tellement pure Elle est tellement propre Qu'il n'y a pas de choses qui viennent Affecter la qualité de la taubah La qualité de la ribada. Quelle serait une salade qui est nasouh Qui pourrait nous dire Quelle serait une prière, une salade Qui serait nasouh Merci. Sincère Elle est pour Allah, avec khouchour concentration, qu'est-ce qu'il y a aussi Estikhara, donc ça c'est un type de salade bien particulier. Mais si on parle de la salade en général, comment est-ce que la salade pourrait être nasouh, pure Donc on a chouchou, concentration, sincérité, la bonne intention, qu'est-ce qu'on a aussi Qu'elle correspond aussi au au condition d'une salat, à la, la salat prophétique, la salat du prophète salam, qu'est-ce qu'on a aussi si on monte un peu dans le niveau qu'est-ce qu'on pourrait avoir le plus que la salat elle devient sincère priez au masjid priez à l'heure mais pas seulement à l'heure c'est parce que parfois à l'heure c'est pour que la salat soit acceptée mais priez par exemple Au meilleur moment, qui est pour la plupart des salawat, au début de l'horaire, juste après le h20, par exemple. Oui. Cent riyas. Commentaire sur internet. sans ria Pas d'ostentation. Qu'elle n'est pas faite pour les gens. Qu'est-ce qu'on a aussi On a mentionné le verset tout à l'heure. Yaa Iyyuhaaladina Aman. Yaa Bani Adam. Khudozina Takum Kulli Masjid. Le fait de s'embellir, s'embellir. On a dit les ulama ils ont dit, c'est de se couvrir, bien sûr, couvrir la awra mais aussi de, de s'embellir les main, Les savants, ils disent, ils disent que pour la salat, la personne devrait idéalement porter des, de bons habits. Il y a des gens ils viennent masjid, salat al-fajr, il vient pour salat al-fajr, mais on parle ici des idéaux. Il y a des gens ils viennent en pyjama par exemple il y a l'autre qui vient Real Madrid et l'autre euh, de Barcelone et ainsi de suite et là les gens sont en train de faire la salade et quelqu'un regarde qu'est-ce qu'il écrit le nom du joueur j'ai même vu ça à la mosquée du, de la Médine la Médine il y a des masjid du Nabi il y a des gens ils ne trouvent rien de quoi, de quoi rien quoi, quoi porter dans le masjid du prophète à part euh, telle équipe de foot et telle autre équipe de foot et ainsi de suite ça c'est pas le nostre pour la salade donc quelque chose qui est qui est propre le prophète sallallahu il a dit quoi que celui qui mange de l'ail ulama beaucoup d'ulama ils ont dit ça c'est spécifique à l'ail qui n'est pas cuisiné qui n'est pas cuit mais le sens général du hadith celui qui mange de l'ail ne devrait pas venir au masjid pour la prière de salat al jamaa même si la personne va rater la salat al jamaa Prie à la maison pourquoi l'odeur, il dit le prophète, ça dérange les anges, pas seulement les êtres humains. Les anges. Même les melaïkas, alayhi wa sallam. Donc, le nusr dans la salade, pour une fois, un certain minimum pour que la salade soit acceptée, mais il y a aussi un niveau plus idéal. Il y a un niveau plus idéal pour que notre salade soit pure, acceptée et qu'il y a de la, de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la même chose ici pour la taouba et c'est pour ça qu'il nous dit juste un dernier 5 minutes on aura terminé il nous dit ici les savants les plus ancêtres, les savants et ainsi de suite ils ont mentionné différentes formules pour expliquer c'est quoi la taouba nasouh mais tout revient au même sens alors Umar ibn al-Khattab radi ta'ala anhu. Il dit: Il dit: Il dit, Il dit, Il dit qui nasouh, le repentir qui est nasuh, c'est un repentir qui est tellement pur et sincère que la personne va se repentir d'un péché et ne va plus jamais revenir vers ce péché comme le lait qui sort de la vache et qui va jamais revenir à l'intérieur de la vache." comprenez la yaoudu ila ad-darr biqom froui qui sort d'un arbre tu prends un fruit d'un arbre tu prends euh, je sais pas moi, des dates un des dattes d'un palmier ou autre chose tu vas pas les remettre après ça Ça ne revient pas comprenez c'est ça ce qu'on appelle taouba an-nasouh son Omar radhiyallahu ta'ala anhu Saïd ibn al-Musayyib il a dit taubatan nasouhan ay tansehoun biha anfusakum je ja laa bima'na nasiha lit-ta'ib Ici, tawbah nasuh, c'est dans le sens du conseil, il dit. C'est une taubah de conseil. Mais un conseil pour qui Il dit un conseil pour vous-même. Celui qui fait une tauba qui est sincère, il est en train de faire du bien à lui-même. Il se donne un conseil à soi-même. قال Muhammad ibn Ka'b al-Quradi « Yajma'uha arba'atu achi'a » al istighfar elements qui bâtissent la tauba qui est nasouh implorer le istighfar le pardon d'Allah azza wa jalla en son général Le péché, deuxième élément Troisième élément, que le cœur Se détourne Et soit déterminé à ne plus revenir Au péché, et nous ajoute Un quatrième point très important Et couper les mauvaises fréquentations Les mauvaises fréquentations Qui nous font revenir vers Le haram Parce que souvent la personne est déterminée à Ne plus revenir au mal Mais si l'environnement qui pousse vers le mal Est toujours présent, il va La faire revenir à Au mal mal gzaer parce que c'est plus fort que ça détermination pour finir comme conclusion imam ibn al-qayyim il résume tout ça et nous donne de façon académique c'est quoi en fait at-tauba an parce que tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure c'est des exemples qui réfèrent à la même chose il dit at-tauba an c'est trois choses repentir nasouh de un tagemim jämför tawbah qui ne laisse aucun péché échapper att han tawbah försöker skulda något péchés än vad han har återgått. Så han inte försöker skulda något annat än vad han har återgått. Så han inte försöker skulda något annat än vad Astaghfirullah wa atubu sans aucune exception et à partir de ce moment je vais essayer d'être aussi bon que je le puisse comprenez quelqu'un qui fait une tauba nasouh sincèrement dans son cœur commence une nouvelle page dans sa à partir de ce moment ça s'appelle tauba nasouh deuxième composante ijma'ul azm wa as-sidq bikulliyatihi alayha بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا تلوم ولا انتظار C'est la détermination du cœur. Tellement déterminé qu'il n'y a pas d'hésitation. Moi, mon commerce, il est dans le haram. Et je sais que c'est dans le haram. mais j'ai demandé à plusieurs savants, ils m'ont dit tous que c'est haram. Mais mon commerce, ça me ramène beaucoup d'argent. Mais moi, je ne veux pas manger le haram. Alors, Inch'Allah, je vais faire la taouba. Et en même temps, mon commerce, ça marche très bien. Et hésitation. Ça, ce n'est pas une taouba qui est nasouh, pure. Il y a quand même une hésitation et Le cœur est quand même un peu attaché à, au mal que la personne, elle faisait avant ça. Troisième, troisième composante et condition de la tauba qui est nassouh, c'est que la tauba, elle n'est faite que pour Allah. Par crainte d'Allah, et amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il n'y ait pas d'autres motivations de cette tauba. Quelles pourraient être les mo autres motivations Oui. Hein? Bah, non, jannah, il faut faire attention à ça. Jannah, avoir l'intention de faire une chose pour la jannah, c'est avoir l'intention de la faire pour Allah et par amour d'Allah. Okay? Parce qu'il y a tout ce, tout ce truc que certains courants, pas tous, certains courants, soufi, ils ont développé il y a de cela quelques siècles, et il y a cette idée qui est quand même dans la tête de certaines personnes que celui qui œuvre pour la jannah ne œuvre pas pour Allah, que mieux que pour œuvrer que pour la récompense et le paradis et tout. Non, il faut faire les choses par amour d'Allah seulement. Vous comprenez, ça c'est complètement contraire à ce que le Coran il dit de un et de deux. Ces, ces personnes là regardent très très limitées. C'est parce que ces personnes là n'ont regardé du fait que que dans le paradis, dans le jannah, qu'il y a juste deux. Des shahawats et des plaisirs et des choses qui répondent à ce que l'être humain aime. Qu'est-ce qu'il y a la chose la plus grande dans le Jannah C'est quoi Au paradis. C'est Allah. C'est que Azza wa Jalla, il soit agréé de toi. Yardallahu anka. Et de deux aussi, c'est de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala et lui parler directement. Ça, c'est Aadamul Na'imin fi al-Jannah. Le plus grand délice du paradis. Donc, le fait de dire, moi, je ne travaille pas pour al-Jannah, je travaille pour Allah, ça n'a juste pas de sens. Vous comprenez ni d'un point de vue religieux, ni d'un point de vue aussi humain. Non, non, on ne fait pas les actions pour le Jannah et pour, et pour la nourriture dans le Jannah. Et pour, et pour, non. Il ne faut pas faire ça pour ça. Il faut faire ça pour Allah. Allah, pourquoi est-ce qu'il t'a décrit ça dans le Coran Ah, ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Ah oui, les gens qui ne connaissent pas. Okay. 15-30 minutes après, euh, On rentre au masjid et on va faire la salade Inch'Allah. Donc euh, tu es avec moi, notre ami, celui qui ne travaille pas pour le Jannah, il travaille seulement pour Allah. On entre, on entre au masjid Inch'Allah, prier Allah Inch'Allah, oui. Inch'Allah on va aller un peu tôt pour aller prendre euh, le premier rang, prier au premier rang parce qu'Allah il aime plus ceux qui prient au premier rang. Oui, oui, certainement. Et là on entre au masjid et on va au premier rang et on, on prend de justesse le premier rang. Et la équama de la salade c'est dans 15 minutes. Lorsque soudainement quelqu'un a annoncé qu'il y a du couscous en arrière, Et notre ami il saute pour aller chercher le couscous et il laisse le premier rang, ok Alors le gars tellement humain, il peut pas résister à un peu de couscous derrière lui, mais il te dit non, la nourriture du paradis non, il faut pas, il faut quand même, il faut pas être attiré par ça, il faut juste chercher à plaire à Allah et c'est tout là, comprenez C'est juste pas humain, ça n'a pas de sens. Et notre religion, ce n'est pas une religion qui est inhumaine, c'est une religion qui est réaliste. Allah Azza wa n'a pas fait de nous des anges, il a fait de nous des, des êtres humains. Donc, qu'est-ce que, on répète la question qui est notre dernière question pour ce soir, qu'est-ce qui pourrait être à l'encontre de faire la taouba pour Allah soit que c'est à l'encontre ou bien que c'est pas la chose la plus pure Oui. ma vie ne, ne marche pas très bien et je sais que c'est parce que je suis en train de faire telle et telle et telle chose je veux réussir dans ma vie je ne vais plus faire ce genre de choses je vais être un bon père Moi, je, moi, le jeune, Ah, le jeûne, c'est tellement difficile, etc., etc., etc. Ah, on va prendre... Attendez, on va prendre notre exemple. On aime ça, les exemples qui sont d'actualité. Le siwak. Vous connaissez le siwak, le fameux bâton Avec le on nettoie les dents. Le siwak. Le siwak, ça, c'est pour les religieux, les extrémistes, ceux qui prennent l'islam à la lettre. Euh, oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilisait le siwak pour, pour nettoyer ses dents... Mais bon, ça c'était dans le temps, les gens étaient pauvres et tout. Aujourd'hui on a la dentifrice, on a les, les belles marques de Paris, et de telles choses et ainsi de suite. Et ça sent ça bon, c'est professionnel, c'est moderne. Alors le siwak c'est pour les gens qui sont arriérés. Plusieurs personnes parlaient comme ça. Mais après, le prophète Ali s.a. il a dit « Siwak, matharatun lil fami, mardatun lil » Arab, le siwak, ça nettoie la bouche, de un, c'est une promesse prophétique, approuvée par le prophète, alayhi sallatou salam, pas par tel laboratoire, tel laboratoire qui se fait de l'argent, avec le signe approuvé, par le prophète, alayhi sallatou salam, de un, et de deux, il dit le prophète, le siwak, c'est mardatun li Arab. Allah, Azza wa Jal, il, il aime celui qui utilise le siwak, ça a aussi une connotation qui est de ibada c'est une ibada. Non, non, non, mais ça reste que ça, c'est pour, pour avant. Ah bon, mais les gens aujourd'hui qui utilisent Siwak, euh, des pauvres ouvriers ou je ne sais pas quoi, ils ne sont pas comme moi. Quelques temps plus tard, il ah, y a l'Organisation Mondiale de la Santé qui recommande l'utilisation du Siwak, c'est bon pour les dents. Ah, quelques temps plus tard, j'avais envoyé à certains frères Un reportage, sur, pas un reportage, mais un petit segment, une vidéo comme ça, une discussion sur une chaîne française, je pense France 2 ou autre chose, dans laquelle je suis en train de parler. Oui, le Siwak, c'est quelque chose de bien, ça devient à la mode. Et là, peut-être, dans quelques années, ça va devenir à la mode, tout le monde. Il y a même un frère, il m'a montré que dans certains supermarchés en France, il y a une boîte de Siwak comme ça, et ça dit Siwak fait des Etats-Unis, je ne sais pas quoi, et le vend à je ne sais pas com combien d'euros, alors que Siwak tu rentres au masjou, tu peux acheter 4-5 bâtons de siwak pour, pour quelques sous, là, à peine. Et là, dans, quel dans quelques années, siwak, ça va devenir la mode. Mais là, oui, bien sûr, on fait le siwak, c'est la même personne. Siwak, c'est important, parce que le prophète, il a fait le siwak. Alors, est-ce que ça, c'est une tauba vraiment pour Allah Est-ce que c'est une tawbah qui est sincère pour Allah Ah, astagfirullah, je n'utilise pas le siwak avant. J'ai tellement perdu là. Il faut que je commence à utiliser le siwak. C'est bien, alhamdoulilah. Mais est-ce que c'est vraiment sincère comme tawbah ici Non. Tawbah qui est sincère, c'est quoi Je me moquais du siwak, astagfirullah. C'est grave. Parce que je me moquais du sunnah du prophète, rien à voir avec l'organisation mondiale de la santé, ni la mode, ni rien du tout. C'est grave de se moquer du sunnah du prophète. Ali. Même ce que les gens appellent un petit détail de la religion. Que tu ne l'utilises pas parce que tu n'as pas ça comme habitude d'utiliser si ça c'est autre chose. Mais que tu te moques d'une pratique prophétique, ça c'est grave. Alors ça en tant que tel, ça nécessite la taouba. Même si tu as suivi la mode après. Mais ça nécessite une, une taouba qui est un repentir qui est... Qui est sincère, vous comprenez Donc ici, Imam Ibn Qayyim nous dit parfois la tawbah n'est pas sincère parce que la personne a fait la tawbah, le repentir, parce que pour devenir connu, pour devenir respecté. Il y a des gens. Je dis pas c'est tout le monde. Attention, je suis pas en train de lancer des accusations à tort et à travers, mais je dis ça existe. Il y a des gens aujourd'hui musulmans de naissance, mais pas vraiment de lien avec sa religion, ni sa communauté, ni autre chose. Un jour, il, a, il commence à avoir des aspirations politiques. Il veut que, être élu ou autre chose, qu'il devient conseiller euh, au Parlement ou à la ville ou ainsi de suite. Là, tout à coup, il devient le musulman pratiquant qu'on voit à chaque fois dans le masjid, dans la mosquée et tout, et tout, et tout. Et tout et il commence à faire la salade. Pourquoi Pour que les gens me le voient et viennent voter pour moi. Comprenez Est-ce que ça c'est une tawbah sincère pour Allah Ou non Bien sûr, après ça, on ne connaît pas, nous, on n'ouvre pas les cœurs, mais on est en train de parler de principe pour nous. Lorsque nous, on fait une tawbah, notre tauba, on doit réviser notre intention. Est-ce que l'intention, c'est pour Allah Ou bien c'est parce qu'on commence à avoir certains dégâts sur notre santé, nos finances, et ainsi de suite, et qu'on veut rebrousser chemin, pas par crainte d'Allah. Et le reste, on va laisser pour la prochaine séance. Est-ce qu'il y avait des questions avant de...